Rock classique. Je m'appelle Alain Lefebvre et je serai là pour vous accompagner en musique pour les six prochaines heures. Encore une fois, je vais vous présenter à peu près tous les styles de musique associés, regroupés sous la grande m a n i è r e rock classique. On va entendre du rock progressif, du rock psychédélique, du hard rock, du blues rock. Du boogie, du folk rock, du southern rock ainsi que du m é t a l On va entendre entre autres cet après-midi des artistes des groupes comme The Guess Who, The Faces, The Doors, Rolling Stones, Stampeders, Thin Lizzy, BTO, Grand Funk Railroad, Jimi Hendrix, Steppenwolf, Emerson, Lick Palmer, Yes, Pink Floyd, Motorhead et Anvil. Dans la première heure, Simon Fitzbay sera de retour avec les éphémérides du rock. J'aurai des nouveautés à vous présenter dans la deuxième moitié de l'émission, soit le nouvel album d'un groupe de m é t a l suédois old school du nom de In Solitude, intitulé The World, The Flesh, The Devil. Et、euh, celui d'un grand vétéran des années 60, Booker T. Jones, avec son nouvel opus. The Road from Memphis. Dans la troisième heure, je vais vous présenter un quintet de rock psychédélique chilien extrêmement obscur du début des années 70 du nom de Agua Turbia, ainsi qu'une face complète d'un album v é n é t classique paru il y a 40 ans, soit Fireball de Deep Purple, qui est justement de passage en concert au Québec cette semaine. Donc, encore une fois, une émission qui devrait plaire aux vrais amateurs de vrai rock. Question de débuter en force et de se mettre tout de suite dans le bain. Pour les éphémérides, on va écouter un des grands groupes cultes des 40 dernières années. The Grateful Dead, vous êtes sur les ondes de la seule station à diffuser du vrai rock à t r o i s r i v i è r e s C'est fou! Grateful Dead avec la pièce The Golden Road to Unlimited Devotion qui ouvre le premier album du groupe. Album homonyme paru en 1967, il y a exactement 44 ans. Et on va s'en reparler dans un moment des Grateful Dead. Vous êtes à l'émission c l a s s i q u en e compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Et c'est maintenant l'heure de passer à ceci Les éphémérides. J'ai encore une fois l'immense plaisir d'être en compagnie de l'authentique, véritable historien de ces fous, M. Simon Fitzbé. Bonjour. Bonjour, est-ce que ça va bien? Ça va extrêmement <rire> bien. Extrêmement bien. Est-ce qu'on a une belle semaine de Rabli cette semaine? De, oui. De, <coughs> oui. Pardon, oui. D'éphémérides, de,、oui. de, de, de trucs historiques.、Euh, Marquée. Toujours très très intéressant et nous débutons en fait le 30 mai、euh, 1955 avec la naissance de n i c k y Topper Eden, batteur des Clash、ouais. qui、euh, célébrait ses 56 ans.、Mm -hmm. Également, c'est suivi、euh, du 30 mai 1956 où un article du Time euh, Magazine,、euh, euh, l'article est nommé Teenager's Hero, décrit les mouvements d'Elvis Presley comme、euh, s'il suggère en un mot le sexe. Oui, c'est、ouais, le début ouais, de, de, de, de cette. C'est tout à fait. C'est ça. ça. Mais c'est le début d'une genre de paranoïa aussi autour d e n v Oui, puisque, bon, c'est sûr que lorsqu'on regarde avec rétrospective, c'était pas si pire que ça. Non, m a i de l o i e s t de Marlon Manson. Oui. <rires> Mais à l'époque. Ou de g i g Allen. <rires> Il y a des fois que c'était par contre considéré comme vraiment très, très,、euh, très, très vulgaire. Oui, oui, oui.、Euh, mais mais c'était des années très brutes, très puritaines, les、exactement. années 50, alors ça prenait pas grand-chose. Oui. Juste et, quelques mouvements de hanches, ça pouvait.、Euh, d é <rire> Exact. Et c'est un peu, c'est un peu pourquoi,、euh, on a eu par la suite sous l e c o n t r ô l e de Murray Wilson et Beach Boys avec Mike Love, qui était un, un, chanteur qui ne bougeait pas du tout, qui était très, très、euh, stoïque, très, très droit sur scène, qui marchait un peu, mais qui gardait les épaules rentrées, qui ne bougeait pas le bassin, justement, pour ne pas éveiller,、euh, Donc, de ne pas donner d'idées aux jeunes filles.、Euh, oui, filles ouais. c'était、ouais. contrôle très Donc, on visait un public euh, vraiment puritain.、Euh, oui, exactement.、Ouais. exactement. Et ça, ça a continué dans le rock à aller jusqu'au milieu des années 60 où déjà ça s'est. Beaucoup plus libéré, mais quand même. Oui, avec l'arrivée de Jimmy Hendrix, j a n i s Joplin, là, ouais, ça, ça a pris de mort. Oui, exactement. C'était、ouais. vraiment clair avec eux autres qu'on suggérait. <rire>、um, ah, même Mick Jagger aussi. Oui, Mick、ouais. Jagger, oui,、ouais. euh, qui a été、euh, très, très fort là-dessus,、mm -hmm. qui avait des déhanchements incroyables、ouais. sur scène. Il a、ouais. surpassé Elvis. Oui,、ouais. très, très inspiré d'ailleurs de, de Tina Turner. Oui, Oui,、ouais. ouais, ouais, vraiment, qui elle aussi.、Euh, Sur scène, c'est une bête de scène, vraiment. Oui.、Euh, nous avons ensuite, en 1964, la naissance de Tom Morello,、euh, guitariste de Rage Against the Machine, qui, c'est vrai, c'est 47 oui. ans. Oui, excellent guitariste, très, très original. Par contre, je ne peux pas dire que je suis un fan de Rage Against the Machine. Je ne s u jamais groupe, accroché、euh, sur ce groupe-là. C'est un groupe plus actuel, il、euh, faut dire.、Euh, ils ont un son actuel également,、euh, m é l a n g e r quelques éléments de, de, de rap、euh, au rock, ainsi que de l'électronique également. Tom Morello est aussi reconnu pour son utilisation des effets. Mm -hmm. euh, ce, qui est, ce qui est typique de son époque, les m u s i c i e n s les guitaristes des années, fin des années 90 et des années 2000 ont été très forts sur、euh, l'utilisation de. de C'est-à-dire d'instruments modifiés, oui, de gizmos <rire>、euh, sur le, leur guitare. Et、euh, Tom Earl était très bon là-dedans, mais c'est vrai que ça, ça reste un bon guitariste, mais dans un groupe difficile,、euh, difficilement raccrochable、bon. au, au grand classic rock, moi, ça, c l a s s i c r o c k m o i c'est、euh, ça, exactement. Parce que moi, je peux te dire qu'à part Killing in the Name of, il n'y a pas grand-chose qui m'a accroché.、De. Oui, je peux comprendre. Moi, j'ai grandi un peu dans cette période-là de Rage Against the Machine, donc je me rapproche un peu plus de ça, mais c'est vrai que.、Euh, ils n'ont pas d'albums mémorables. Non, exactement. Les, les albums sont très, très, je dirais, inégaux. Oui, vraiment.、Oh, vraiment. Il y, a des, il y a des très bonnes pièces sur certains albums. Il y a d'autres albums qui sont moins bons. Oui. C'est assez particulier,、mm. l a carrière de, de. Et les pochettes sont toutes laides. Oui, vraiment. Ils n'ont pas investi beaucoup、non. sur les pochettes,、mm. malheureusement. En 1968, les Beatles entrent en studio pour débuter l'enregistrement de l'album Blanc. Oui.、Hein? Ton album préféré. Oui, c'est、euh, mon album préféré, les, les Beatles. Beatles. Parce que c'est le plus varié. Oui, oui, oui. vraiment. C'est le plus riche c et s le plus inspiré, je dirais. C'est un album qui offre vraiment、euh, une panne de, de, de styles musicaux,、oui. d'influence s également de pièces. Et、euh, malgré qu'on retrouve sur cet album du.、Bon, ce i était, On pourrait dire que c'est du metal, a l t e Skelter, on retrouve du country, on retrouve du blues, on retrouve、euh, du psychédélisme, toutes sortes de trucs. Du reggae, e t h bien, ça se tient, ça fait, ça se tient, c'est ça qui est、mm -hmm. incroyable. Et c e s t les Beatles, on ne dit pas, hein, non, les Beatles se prennent pour les Beach Boys ou quoi que ce soit. Non, non, c'est. Ça, ça se tient. Oui, c'est ça qui est incroyable. C'est un,、euh, un album incroyable. Si vous n'avez jamais entendu l'album、mm -hmm. blanc, sortez de votre caverne. C'est ça, ça exactement. Euh, en 1971, 36 fans des Grateful Dead sont hospitalisés après avoir consommé du LSD malgré eux, alors que la drogue avait été ajoutée de façon indue au punch servi lors d'un concert du groupe au Winterland de San Francisco. Euh, bien euh, que des membres du groupe aient été suspectés d'avoir commis le méfait, personne n'a été accusé. Oui, b e n en fait, c'est、euh, très niaiseux, hein, mais、euh, à l'époque, les Grateful Dead、euh, aimaient bien、euh, comme ça.、Euh, Euh, faire prendre de la drogue,、oui. euh, des drogues hallucinogènes、euh, à leur insu aux gens.、Euh, même, ils racontaient à un moment donné qu'avant de signer leur contrat de disque, ils,、euh, ils allaient rencontrer、euh, des responsables qui sont venus chez, chez eux, des responsables de l'étiquette,、mm -hmm. et ils s'étaient dit on va、euh, leur faire prendre de l'acide comme ça, ils vont être sur la même longueur d'onde que nous.、Ah. Et、euh, ah. ils avaient mis de l'acide dans des trucs qui devaient leur servir, sauf que les g e n s de l'étiquette devaient être.、Euh, Euh, je dirais prudent, puisqu'ils、mm -hmm. ont refusé de prendre quoi que ce soit. Ils a l a i e n t beaucoup déçus des Grateful Dead. Ce q qui... a a t peut-être u n peu la réputation du groupe. Ben,、euh... c'est ça. Exactement. Alors,、euh, ça, je, je trouve ça vraiment pas fort, Tu et... sais, de, de leur part, C'est vraiment, c'était vraiment un cave. Oui, oui,、ouais, quand même. Mais c'était un peu une époque où on voulait que tout le monde soit bon, justement ça, sur la、parle. même longueur d'onde. C'est et... ça. ils on t p e n s é que la drogue était quelque chose qui ouvrait、euh, et améliorait les capacités intellectuelles.、Ah, exactement.、Euh... C'était mis de la Par Timothy Leary, ça. qui était lui, psychiatre, donc,、euh, mm -hmm. psychiatre, psychologue, qui en fait. était un médecin. Bon, il était professeur aussi à Harvard, je pense. Oui, oui.、Euh, il faisait beaucoup d'expériences avec les drogues et lui, justement,、euh, avançait le fait que ça pouvait ouvrir l'esprit et permettre aux gens d'atteindre des niveaux supérieurs. Et,、euh, il y a eu beaucoup de, de, de followers à l'époque, beaucoup、mm -hmm. de suiveurs qui,、euh, qui, qui croyaient la même chose. Et, mais c é t a i t pas quelque chose i s o l é des p u n c h de LSD ou d'acide. C'est des choses qui arrivaient très, très souvent ouais, ouais. à l'époque. Et d'ailleurs, j'aimerais savoir, il y a une légende urbaine à propos des Grateful Dead, justement, qui disait que dans les, je pense, les 3000 ou 5000 premières copies de leur premier album, il y avait de l'acide qui avait été inséré、mm -hmm. dans la pochette pour les fans. Sûr, c'est sûrement、urbaine. une légende urbaine parce que jamais l'étiquette de 10 aurait laissé de l e a Non, hein, vraiment pas. L'étiquette, c'était Warner. Oui, c'était、ah, assez, assez conservateur, quand même, Warner, toujours.、Ah, c'est impossible. Et si vous voulez voir vraiment, allez voir les concerts des Grateful Dead, c'est assez particulier dans les années 60. Il y a des gens qui se déshabillent, des gens qui sont. Complètement gelé、ouais. sur.、Euh, ben, les Grateful e Dead participaient au fameux、euh, Acid Test là,、mm -hmm. de Ken Casey et ses Mary Pranksters,、euh, qui étaient des espèces d'expériences de,、euh, où on encourageait les gens à prendre de l'acide collectivement et à se délirer pendant <rire> des heures. Et d'ailleurs,、euh, une des premières utilisations du LSD qui a été faite, ça a été,、euh, bon, ça a été découvert dans un laboratoire. C'est le FBI qui a racheté, si on veut, toutes les doses de LSD. Euh, et、euh, c'est un agent du FBI qui faisait des fêtes chez, chez lui et qui donnait de, du LSD à tous ses,、euh, ses convives à leur insu、euh, pour tester les effets. Donc,、euh, ça a commencé de loin cette tradition. Oui, c'était de... souvent、euh, utilisé comme ça à leur insu. D'ailleurs, les Beatles,、euh, John et、euh, George, la première fois qu'ils ont pris du LSD, ils ne le savaient pas. C'est ça. C'est leur dentiste qui、oui. les a invités à souper chez, chez eux, chez, chez lui, euh, et euh, leur a donné du LSD, et puis、euh, il capotait bien.、Oui. Et disait, George Harrison disait qu'il qu voyait l'ascenseur fondre、euh, <rire> autour de lui lorsqu'il repartait chez lui. C'est <rire> particulier. En 1972, Roxy Music donne son premier concert d'envergure au Great Western Express Festival、mm. d'Angleterre. o、oui. n parlait la semaine dernière des, des critiques qui vomissaient sur tous les groupes qui étaient、euh, vénérés par le public, comme l e Deep Line, Black Sabbath,、euh, Grand Funk Railroad. Mais、euh, Roxy Music, c'était un groupe qui était vénéré par les,、oui. euh, par les critiques. Exactement, mais qui a connu une carrière populaire un peu moins, un peu moins、ouais. populaire, justement. Oui, que, que, que, que, que ceux que des critiques détestaient. Oui, c'est devenu avec l a t t e i n t un groupe culte. En 1973, Paul McCartney atteint pour la première fois le numéro 1 des palmarès avec Wings、euh, pour la chanson My Love, bien oui, sûr. Très belle pièce. Oui, vraiment.、Euh, une, une très, très grande pièce. En 1980, nous avons le décès de Carl r a d l e qui a été bassiste de Derek and the Dominos. Oui,、Et、qui a joué aussi sur l'album、euh, All Things Must Pass, il me semble. Oui, de George Harrison. Oui, effectivement. Mort de quoi, l、euh, Aucune idée. En fait,、euh, je crois que c'est、euh, problème, problème de santé, peut-être. ou, e、euh, u ou aux drogues, quelque chose、mm -hmm. genre. C'est souvent ce qui arrive à l'époque. En 1980, Elton John lance 21 at 33, euh, album euh, qui euh, soulignait donc, le 21e album d'Elton à 33 ans, alors que le retour de son, de son collaborateur, j'ai du mal avec celle-là, le <rire> lyriciste Bernie Taupin. Oui, avec qui c'était chicané. C'est quand même quelque chose,、euh, 21 albums、mm -hmm. à 33、ouais. ans. Oui, franchement, là, il <rire> était très très productif,、euh, Elton John <rire> à l'époque. <rire> oui. Et nous avons euh, finalement, euh, en 1997, pour terminer la journée du 30 mai, le décès de Wes t a r k i n guitariste pour Guns N' Roses. Il a joué sur l'album Use Your Illusion. il était é vraiment l e passage pour、euh, l'enregistrement de cet album-là, puisque Guns N' Roses s'est auto-détruit pendant、euh, pratiquement toute sa carrière. Et、euh, voilà, il était qu'un guitariste de,、mmh. de remplacement.、Ouais. Ensuite, nous passons à la journée du 31 mai. Et、eh、bien,、oui. le 31 mai 1944, nous avons la naissance de Mick Rolfe,、euh, qui était, lui, guitariste de Bad Company ainsi que de Matt t e Hoople. Oui. Qui a beaucoup vieilli. Oui. Beaucoup,、euh, beaucoup, beaucoup, malheureusement.、Euh, nous avons également, en 1948, la naissance de John b o n h a m batteur de Led Zeppelin, batteur、oui. légendaire du groupe,、oui. euh, qui, euh, malheureusement, est décédé trop tôt. Il est parti trop tôt.、Euh, Décédé en 1980,、voir. il avait 31 ans. Oui.、Mm -hmm. <rire> Euh, en 1964, le Dave Clark Five fait sa première apparition au Ed Sullivan Show. Oui, donc,、euh, eux aussi, c é t a i t des petits garçons propres, et,、euh, comme, un peu comme les Beach Boys,、mm -hmm. euh, gentils. On、euh, voulait vraiment donc plaire au public、oui. et ne pas faire de, de grandes vagues. C'est ça. Mais c'est quand même bon, le Dave Clark Five.、Et、moi,、oui. c'est le groupe avec lequel, pour la première fois, j'ai entendu du rock. Donc,、oui. c'est une très belle façon de s'initier justement oui, oui. au style. Et on termine la journée du、euh, 31 mai, euh, avec euh, le 31 mai 2005, où l'armée du salut ferme l'orphelinat de Strawberry Fields,、euh, cette institution qui avait inspiré、euh, John Lennon pour、euh, sa chanson Strawberry Fields Forever. Et、euh, je crois que ça a été réouvert par la suite par Yoko Ono, quelque chose genre, elle a fait une donation, en fait,、okay. à Strawberry Field, s assez substantielle dans les dernières années, justement, pour euh, aider、euh, l'armée la, la, du salut ainsi que l'orphelinat. Mais、euh, je crois que ça a changé de vocation, par contre, Strawberry Fields. s c'est p l u Devenu un peu comme un centre de l'Armée du Salut et peut-être également un monument historique, puisque ça a été immortalisé par、euh, cette pièce de Jean-Marie.、Mm -hmm. Parlant de monuments historiques, on va poursuivre en musique avec. Il、euh, y, y a un autre événement qui s'est passé、euh, le 31 mai, et cela il y a 11 ans, c'était en 2000. C'était le début de la tournée de réunion des Guessous avec、euh, Randy ba Backman et、euh, Burton Cummins qui se retrouvaient comme ça pour la première fois depuis、euh, de nombreuses années. Et bien, on va aller écouter un des classiques des Guessous. La pièce No Time mais la version qu'on retrouve sur、euh, l'album, sur le vinyle、euh, Can Wheat de 1969,、euh, une version,、euh, tu vas seulement l'entendre sur la version vinyle parce que même sur le CD, on n'y a pas le, cette intro qu'on entend tout de suite.、Hein. Vous êtes sur les ondes de la seule station à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou! 89.1 FM! Pièce titre de leur dernier album, Oulala, paru en 1973. Une pièce、euh, chantée par Ron Wood de façon exceptionnelle. Et on va en reparler de Ron Wood dans un moment, dans les Éphémérides. Juste avant ça, on a entendu les Guess Who avec un de leurs、euh, nombreux classiques, No Time. C'est la version qu'on retrouve sur、euh, la, la version vénile de Can Weet, album paru en 1969.、Euh, curieusement, la version、euh, CD. Qu'on a sorti par la suite, on ne retrouve pas cette intro bizarroïde <rire> qu'on a jugée peut-être、euh, superflue, mais qui est néanmoins intéressante et qui interpelle, je trouve. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie de Simon f i t z b y et Alain Lefebvre, émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps, ce qui nous amène aux éphémérides du 1er juin. Oui, le 1er juin 1947 marque la naissance de Donald David Wood, mieux connu sous le nom de Ronnie, qui était、euh, donc guitariste pour les Faces et devenu le second guitariste des Rolling Stones également.、Oui. Célébrer ses 64 ans cette s e m a i n e On dit qu'il a eu le poste parce qu'il y a plein de monde qui avait、euh, appliqué, hein,、oui. qui ont offert, qui étaient intéressés à s'en aller avec les Rolling Stones, que ce soit Rick Clapton, Jeff Beck, On avait les grands guitaristes. a v a i p e n s à Peter Frampton.、Aussi. Oui. Euh, mais on dit que Ron Wood y a eu l'emploi le, parce que c'est le seul qui pouvait vivre avec eux. <rire> <rire> Effectivement, mais je veux dire, il r est r e s t avec le groupe depuis ce e t m p son l à nom. Je ne suis pas certain que Jeff Beck et Eric Clapton、euh, oh, aient supporté les s t o n e s Ils ne seraient pas、euh, restés là longtemps. Non, vraiment、mm. pas.、Euh, par la suite, nous avons en 1964 et bien, les Rolling Stones qui débarquent、euh, au Kennedy Airport pour leur première tournée américaine. Oui. Est-ce、euh, qu'il y avait autant de monde que Bully Biddle, doute,、euh, inco inconnue, les Bully Beatles, j'en doute. C'était assez、mmh. inconnu, les Ring o l l Stones, à leur début. Exactement. Et、euh, ça a été, bien sûr,、euh, par la suite, lorsqu'ils ont été、euh, au e d s u l l i v a n Show et autres, avec les concerts et les albums qui ont réussi à devenir、euh, populaires. Mais、euh, au, au tout début, lorsque les Ring o l l Stones sont arrivés, non, ça devait être assez vide ouais, au Canadian. Parce、record. que je, le, la, la première tournée des Ring o l l Stones a été un, un échec, là,、ouais. un gros flop. Ouais, vraiment, c'est très malheureux. Mais par la suite,、euh, ils sont, sont devenus.、Euh, C'était fait r é c e s s e n t De voir avec une brique et un fanal à l'émission de Dean Martin. Oui, qui se payait l e u r tête oui, de euh, façon euh, assez odieuse. C'était、euh, pas, euh, pas les Beatles fait, à l'époque. <rire> Nous avons également avec justement les Beatles en 1967 qui l a n c e、euh, Sgt. Pepper's l o n e l y h e a r t s Club Band, l'album qui est certifié disque d'or à la journée、oui. de sa sortie, bien sûr. Et certains、attendre. disent que c'est le plus grand album de rock de tous les temps. En tout cas, c'est l'album qui vraiment a marqué le plus son temps. Oui, vraiment. Et on en parle encore aujourd'hui, justement,、oui. comme étant un des,、mm -hmm. les, des grands accomplissements des Beatles. Et Ringo Starr racontait dans l'anthologie des Beatles qu'ils ont, qu ont su que Sgt. Pepper allait être un grand album lorsque trois jours après la sortie, ou la journée même de la sortie, Brian Epstein avait emmené le groupe dans un club, le Bag o n a i l s et c'était Jimi Hendrix qui était sur scène et qui a ouvert son oui, spectacle.、Exactement. On s'inspectait avec、euh, ta pièce. o n、oui, ouais. savait vraiment que ça, ça allait fonctionner. <rire> en 1969, alors qu'ils font leur bed-in à Montréal, John Mannon et Yoko Ono, assistés de Tommy et, et Dick Smothers, Derek Taylor ainsi que Murray d o c k y et Timothy l e a r y enregistrent Give Peace a Chance. Oui, et plein de monde aussi. Il y a Oui, plein de m、oui, oui, on d va d é c a m e r ça être là. Oui, moi aussi. <rire> en 1973, Paul McCartney et Wings l a n c e n plutôt Live and Let Die. Une chanson、euh, thème homonyme en fait, du dernier film de James Bond.、Oui. Okay. Et, et, et le premier、euh, de Roger Moore. Exact. Qui, à mon avis, est le moins intéressant de tous les interprètes de James Bond. Oui, oui.、Ouais. Et, euh, pour, pour plusieurs raisons, en fait, mais moi, ça a toujours été le physique de Roger Moore que、euh, je trouvais qu'il ne qu faisait pas vraiment.、Euh, comparé à Sean Connery, disons. Oui.、Mais. C'était très différent.、Mm -hmm. J'ai toujours eu du mal à m'adapter o u i l s é t a fait e t il en avait fait u n personnage aussi un peu trop humoristique pour、ouais. ce que c'est censé être. Exact. James Bond. Exact.、Euh, James Bond restera toujours Sean Connery. Oui, en fait. Sean Connery, mais il y a, a eu des bons interprètes. Bruce、euh, Barson était très bon,、oui. soi, à、oui. mon avis. Ça, ça a été Daniel Craig,、euh... le dernier, est très bon.、Oui. Souvent, on chialle après Timothy Dalton, mais il fait un très bon James Bond. Exactement. Exactement.、Oui. Mais il est mais souvent dans, dans les grands oubliés de James、oui. Bond. Un peu <rire> comme、euh, en grande réponse. George Dazenby. <rire> il n'est pas si, mauvais, est, George、euh... Dazenby. Il n i en qu'un. Mais、euh, mm. il est bon, ce James Bond-là,、ouais. euh, au, au service secret de Sa Majesté. C'est ça. Euh, comme comme euh, certains interprètes aussi de Doctor Who, il y en a qui、bon. passent inaperçus.、Euh, c'est dommage、ouais. quand on a autant d'interprètes. Mais、euh, c'est ça,、euh, quand même, Live and Let Die demeure, à mon avis, le meilleur des James Bond avec Roger Moore. c euh, ouais, euh, je, En s t e fait, je me demande si je l'ai vu, celui-là. p a r c Ce e que... s t passe en Floride.、Tellement. Ah oui, c'est... Beaucoup de cascades spectaculaires avec、euh, bateaux. Ah, okay. Un yacht et、euh, des voitures.、Euh, il était assez spectaculaire, celui-là. Il faudrait, faudrait que je revérifie ou que je réécoute le, le、oui. film, mais quand même, la pièce reste、euh, oui. immortelle. Et, et en spectacle, c'est vraiment, c'est toute une bombe. C'est ce qu'on appelle le climax du concert.、Oh, oui, absolument. Où,、euh, Paul McCartney, est bien souvent armé de. de... Ben, pas lui-même, mais <rire> la, la scène est、oui. armée de feux d'artifice. o、oui, u Québec,、euh... c'était incroyable. Oui, oui. oui, oui. Ça, ça a vraiment aidé, justement, à garder、oui. la foule captive、euh, oui. encore un peu. Euh, nous avons par la suite, en 1975, les Rolling Stones qui débarquent pour une tournée en Amérique. Il s'agit de la première tournée avec Ron Wood à la guitare, et donc 11 ans après leur arrivée、euh, oui. en 1974. J'imagine qu'ils étaient mieux acquis. Oui, oui 1975. là, c'était la gloire. Oui,、là. vraiment. Mais、euh, c'est une tournée qui est beaucoup moins renommée que celle de 1972, qui a toujours été une tournée légendaire.、Là. Mais、euh, semble t i l que, selon les critiques que j'ai lues, les Stones n'étaient pas très bons à la tournée en 1975. Ah non, c'était pas Parce、période. que Keith Richards était beaucoup trop drogué. Oui. Et、c é t a i t dans、euh, sa période de l'héroïne,、euh, Oui, c'est ça. Et puis, ils、euh, avaient l'air blasés. i l c o m m e n ç a i t déjà à cette époque-là à être n o m m é des dinosaures du rock.、Ouais. Donc, c'est pas très bien pour un、non. groupe n o n Non,、considérer. mais c'est、ouais. ça. ça. C'est quand même drôle parce qu'à l'époque, le rock était vraiment très jeune.、Mm -hmm. Et pour、euh, les amateurs de rock, un groupe qui avait 10 ans, c'était vraiment des vieux. Ah oui, ce qui est grotesque. Puisqu'on voit des groupes qui ont 20 ans maintenant qui sont considérés comme de nouveaux groupes. ah ah ah. Mais les Stones faisaient partie de ces groupes qui, qui étaient les, les, déjà les plus vieux à l'époque. Je veux dire qu'ils avaient duré le plus longtemps, parce qu'habituellement, un groupe se, se, dissolve éventuellement. Eux, ont quand même continué plus、ouais. longtemps que les Beatles, en、mm -hmm. fait, côté temps. Et donc, euh, e、eh、bien, t'as été les premiers à avoir l'étiquette. En 1977, Kiss, un groupe un peu plus jeune, lance Love Gun. Vraiment un excellent album. Oui, bien s û c'est pas mal le pinacle de, de Kiss, là,、mm -hmm. le, le sommet de leur carrière l'année 1977 avec Love Gun, la sortie un peu plus tard de l i v e 2.、Euh, Kiss était vraiment là, au top. Oui. Mais... À l'intérieur du groupe, ça n'allait pas très bien. Non, parce que déjà, bien Peter bien. et Chris,、euh, c'était pas toujours là. Et a s e Ready non plus. D'ailleurs,、euh, il me semble que j'ai lu que、euh, Eddie Vanilla n'a fait des, des parties de guitare sur,、euh, sur Love Gun.、Ah, u i Solo de guitare, entre autres, de Calling Dr. Love ou Christine Sixteen, plutôt.、Euh, puisque Calling Dr. Love, c'était sur Rock'n'Roll Over. C'est sur Christine s i x 16 qu'il me semble que. e t d i Van h、oh, r l e n、ouais. a fait un solo de guitare. oui. Ah, bien, c'est quelque chose que j'ignorais. Oui. On en parle dans le, le coffret. Gene Simmons l'explique dans le coffret de, de、euh, Kiss qui est sorti une dizaine d'années. Oui,、ah, donc,、euh, Ah, bien, c'est intéressant, je vais regarder ça. Euh, et euh, si vous voulez avoir également un, un, un, un aperçu de ce qui était Kiss, justement, ce, ce pinacle, eh bien,、euh, j d i s a c'est un film de fiction, mais ça reste quand même bon, à Detroit Rock City, qui a été réalisé <rire> produit par Kiss. <rire> Moi, ça a été le film qui m'a fait connaître le rock et、ah, qui、oui? m'a vraiment. Donc, il est t r a d u i t à ça et il fait aimer le rock'n'roll. donc Je respecte beaucoup ce film-là. Ce, ce qui est drôle dans celui-là, c'est qu'on voit vraiment、euh, quelque chose qui est oublié de nos jours ben, la haine viscérale qu'il y avait entre les amateurs de rock et les、oui. amateurs de disco, qui étaient des gens、oh, okay, très、oui. superficiels. Oui, vraiment. C'est u n m b o n d e、euh, euh, euh, représentation et、euh, vraiment, écoutez, c est, c est, c est, c est, selon moi, un, pour moi, c'est un classique, un film、mm -hmm. classique pour les fans de rock. Euh, nous avons par la suite, en 1998, Scott w h a l a n alors chanteur des,、oui. euh, des Stones Temple Pilots, qui est arrêté pour possession de près de 100 d'héroïne. Donc,、euh, ça fait partie pratiquement、ouais. du quotidien pour w h a l a n C'est pas beaucoup, par exemple, pour possession d'héroïne. Vraiment pas. Vraiment il pas.、Euh, mais il s'est arrêté maintes reprises auparavant、mm -hmm. pour également possession d'héroïne.、Euh, il n'a jamais vraiment compris. Compris. Exactement. h i h i h i Euh, nous avons ensuite en 2005 Audio Slave qui est au numéro 1 des ventes de disques avec leur second album Out of Exile.、Oui. Album、euh, que je, je n'ai jamais entendu par contre. On parlait bah, de t o m m o r e l l o tout à l'heure.、Oui, c'est ça. Qui le, qui Audio Slave, c'est un groupe que je n'ai jamais aimé. Non,、euh, non plus,、euh, puisque、bon, c'était une continuité、euh, mm. de, de Rage Against the Machine avec le chanteur de Soundgarden.、Ouais. Moi, j'aime bien Soundgarden, mais、euh, Audio Slave, Rage Against. Non. Le mélange n'était pas très bon non plus pour a u d i Oslave. de m é l a n g e r un groupe Soundgarden qui était vraiment d'une autre, autre époque,、mm. d'un autre style. Non, ce n'était pas,、euh, pas un bon mélange. Passons maintenant au 2 juin、euh, de, de, de cette, cette année, de, de, de, des éphémérides, en fait. Et le 2 juin 1896, une invention de Gugliel, Guglielmo Marconi、mm -hmm. euh, reçoit un brevet、euh, aux États-Unis. Il s'agit de la radio、oui. qui、euh, célèbre ses cinq p s a n Instrument、ans. tout à fait essentiel au développement, à la diffusion de la musique. Exact.、Euh, parce que la musique, avant ça, c'était quasiment juste l'apanage, je dirais,、euh, des riches.、Oui. Euh, ah oui. euh, on en e n t e n d a i t Seulement dans les fêtes. Et,、euh, mais avec、euh, l'arrivée de la radio, eh bien, ça a permis aux gens d'avoir e faire n accès à. Exactement. Il y avait des diffusions、euh, d o r c h e s t r e en direct à、oui. la radio qui、mm -hmm. permettaient justement aux gens d'approfondir leur culture parce que, il faut dire,、euh, à l'époque, le phonographe,、euh, qui est, je crois qu'il était l'instrument diffu de diffusion par excellence, n'était、oui. euh, pas accessible pour tout le monde. C'était、mm -hmm. vraiment un instrument justement pour les riches aussi. Donc,、euh, la musique, soit elle était faite, soit、euh, elle était.、Euh, Assister, dire, on pouvait y assister, mais on ne pouvait pas l'entendre de loin. Et la radio a permis ça. C'est v r a i m e n t une très très belle、euh, invention. Nous avons également en 1941 la naissance de Charles Robert Watts, mieux connu sous le nom de Charlie Watts, bien sûr, batteur des Rolling Stones qui、euh, s'élève à ses 70 ans. Oui, et tranquillement, comme ça, les rockers、euh, entrent tous、euh, dans les,、euh, les années 70, si <rire> on peut dire. Les,、euh, les septuagénaires. C'est vraiment d o n Charlie c Watts qui reste quand même、euh, actif au niveau de la musique. Je crois qu'il a、ouais. lancé un album solo il n'y a pas si longtemps. il f a i t du、ça. jazz. Oui,、ouais. euh, dans le jazz、euh, et avec les, les Stones encore. o、ouais, euh, n attend que Mick et Keith se, se, se raccordent. o、ouais. u、euh, Les Stones devraient faire une tournée des 50e anniversaire, on l'espère. On, on se croise les doigts. En 1953, toujours le 2 juin, Elvis Presley termine ses études secondaires au LC Humes High School de Memphis.、Mm -hmm. Et donc, il allait se lancer dans la musique、euh, très peu de temps après.、Ouais. En 1973, John Bonham met fin à une dispute avec le gérant du groupe Led Zeppelin, bien sûr, Bill Graham, en versant un seau d'eau sur la tête de ce dernier. Oui, Bill Graham, en fait, c'était un promoteur, promoteur de spectacle. Oui, exactement.、Euh, aux États-Unis, exact grand promoteur de spectacle, un des, de ceux qui a contribué à, à, à faire que le rock soit devenu quelque chose d'aussi gros.、Mm -hmm. euh, à la fin des années 60, et il s'entendait très mal avec Led Zeppelin pour un paquet de raisons. Et dans son autobiographie, Il、euh, y a un chapitre complet that's consacré that's it, that's it. à Led Zeppelin、ah, et、ouais? comment il、euh, trouvait qu'il n'y avait pas d'allure et puis pourquoi il ne les aimait pas.、Ah, non, ça Parce que ça a très mal fini,、euh, Led Zeppelin et、euh, Bill Graham. Ça s'est terminé en cours. Ça, C'était le dernier spectacle que Led Zeppelin ont, donné en Amérique du Nord. c é t a i t à o a t l a n d Et c'était un spectacle qui était produit par Bill Graham. Et,、euh, il semble, t i l que des membres de l'entourage de Led Zeppelin, dont John Bonham, auraient battu sérieusement un employé de, de Bill Graham. Ouais, très, très, très,、bien. très sérieusement battu. Et,、euh, Bill Graham les, les a fait arrêter. Et,、euh, ça a donc, m a très mal terminé、euh, le, le, concert. Le deuxième、mm -hmm. concert, parce qu'il jouait deux jours d'affilée. e、euh, t Robert Plant, par la suite, a appris le décès de son fils,、ouais. ce qui fait que c'est le dernier concert que le groupe a donné en Amérique du Nord. Donc, il n'y、okay. a vraiment pas un bel、bon、épisode. Là, non. C'est pour ça que ça ne me surprend pas, John Bonham qui vide un seau d'eau sur la tête de Bill Graham. Ça ne me surprend pas. Donc,、euh, <rire> voilà, les deux,、euh, les deux ne s'entendaient pas. Non, non, c'est ça. Dans, il a quand même produit, Bill Graham a quand même produit le dernier concert, la Disney 4 ans plus tard, là, mais comme je te dis, il y a un chapitre complet. Euh, dans le livre de b i l l Graham, dans lequel il dit、euh, que Lady Zepp, c e s n g r o u p n'est pas de loup.、Ah, je vais aller l i r e s s ça a l'air <rire> bien, bien intéressant. En 2003, cette fois-ci, Scott Wyden, encore lui, qui plaide non coupable pour des accusations de possession d'héroïne dans une cour de Los Angeles. C'était、ouais. cinq ans après son arrestation,、ouais. là. donc d'autres épisodes encore.、Oh. Et、euh, en 2004, dans une entrevue pour le magazine Uncut, Paul McCartney admet avoir fumé de l'héroïne、euh, sans le savoir.、Euh, il a affirmé n'avoir r e senti s par contre aucun effet. Mais、euh, ça, c'est en quelle année qu'il a u a i t fait ça?、Euh, c'était à son époque des Beatles.、Euh, je crois que c'était en 67 ou 68.、Euh, Parce que dans sa biographie,、euh, qui est écrite par son ami, Many Years From Now,、mm -hmm. Euh, il raconte un moment donné que quelqu'un lui a offert de l'héroïne, mais la personne avait l'air complètement,、euh, en bon français, fucked up.、Okay. Et、euh, il lui a demandé Ah, il dit Tu prends de l'héroïne Est-ce que c'est est -ce est, est -ce est bon Est-ce que c'est est -ce est intéressant Parce que le type avait l'air complètement moché. Et le gars s'est mis à penser à ça, bien bien, sérieusement. Il dit Non, pas tellement. Ah, ben, je vais laisser faire là-bas. <rire> Ben, c'est, en fait,、euh, l'histoire qu'il aurait raconté e dans, dans le magazine, c'est que,、euh, il croyait que c'était un joint, en fait, et,、euh, sans le savoir, a fumé ça, mais a ressenti vraiment aucun effet, ça lui a rien fait, et c'est pour ça qu'il a jamais, il s'est jamais rien intéressé à cette、ouais. drogue-là. Euh, il peut s'y être、euh, intéressé par contre en voyant d'autres gens sous les effets. Il y avait John qui était, était là-dessus. Là. Oui,、ouais, euh, quand même assez fort、euh, mm -hmm. à la fin des Beatles. Et,、euh, donc voilà, Paul McCartney qui a toujours dit non, l h é une bonne chose à faire.、Euh, Peut-être que Scott <rire> w y l a n d aurait dû、euh, s'informer auprès de Sir Paul. Oui, <rire>、ouais, Jimmy Page aussi. Oui, Jimmy、euh, Page ouais, qui, qui a connu.、Ouais. Euh, Franchement, une mauvaise période. Kay Richards, on en parlait aussi, qui a été accro à l'héroïne、ouais. pendant un bout.、Mm -hmm. Donc, il n'y a vraiment pas une, une drogue à utiliser. Oubliez ça. Et、euh, finalement, en 2008,、euh, nous avons le décès de Bo Diddley,、euh, qui avait 79 ans.、Ouais. Euh, très, très grand. Euh, un un euh, grand p o i g i e r du rock'n'roll. Rock on va maintenant poursuivre avec une pièce qui a été lancée il y a exactement 44 ans aujourd'hui. Je parle de Light My Fire. Vous êtes à l'émission r e c t e s s i q u e sur les ondes de la seule station à faire tourner du vrai rock à t o i s r i v i è r c'est Fou, 8 9 FM. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, Girl, we c o u l d get much higher. Come away like my fire. Come on, b a b y l i g h t my f i r e Try to set the night on fire. The time you hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, b a b y l i g h t my f a t e c o m e on, b a b y l i g h t my f i r e t r y to s e t t h e n i g h t o e m f a r h e r Just Another Night. C'est la pièce qui ouvre son excellent disque en solo You're Never Alone with a Schizophrenic de 1979. On va en parler dans un moment de Ian Hunter. Juste avant ça, on a entendu les Doors avec、euh, leur immense classique, un de leurs très nombreux classiques, Light、like、My Fire. C'est tiré bien sûr de leur premier album homonyme mais c'est une pièce dont je n'arriverai jamais à me lasser, je pense. Un des très très grands classiques、oui. du rock. Tout à fait. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie de Simon Fitzbé et Alain Lefebvre, émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On en est maintenant rendu aux éphémérides du t e m p 3 juin, n'est-ce s p o i r En effet, et le 3 juin 1926、euh, représente la naissance,、euh, en 1926, oui, de l'auteur et poète Allen Ginsberg,、euh, qui était une grande influence pour Bob Dylan, Les Clash, ainsi que plusieurs autres、ouais. musiciens,、euh, porte-tendard du mouvement beatnik、euh, et même hippie、ouais. par la suite. Personnage très coloré. Il faut le voir danser de façon hystérique、euh, lors du premier Be In. Euh, au Golden Gate Park à San Francisco,、mm -hmm. c'est quelque chose. Il faut le voir danser. C'est、euh, tout un personnage. C'est p e u r a n t En 1946, cette fois-ci, nous avons la naissance de John Paul Jones, bassiste de Led Zeppelin,、mm -hmm. également membre de Damn Crooked Vulture、ouais. depuis quelques années. Et c'est The Quiet One. The quiet One, oui,、ouais. oui effectivement. On,、euh, J'ai toujours été、euh, fan s de John Paul Jones、mm -hmm. parce qu'il、euh, était tellement versatile en studio.、Ouais. Il jouait de. de, de Oui, mais C'est le lui qui, qui, qui colorait、euh, de, de belle façon、euh, la musique de Led Zeppelin avec ses arrangements. Exactement. Et、euh, C'est le grand oublié, mais souvent de Led Zeppelin, on pense souvent à Jimmy Page, Robert Plant, même John Bonham. On j o h parle souvent、oui. avant euh, euh, John Paul Jones, dû à leur virtuosité. Lui, mais、euh, c'est un,、ouais. oui. un homme extrêmement important、oui. à l'intérieur de Led Zeppelin. Vraiment.、Et、il célébrait、so、ses 65 ans. Il ne les fait pas. Vraiment, non, pas. non. Euh, par la suite, nous avons en 1946 toujours naissance de Michael Clark, e batteur des Birds.、Mm -hmm. qui, malheureusement, est décédé.、Euh, en 1946, encore une fois, naissance d'Ian Hunter, justement, chanteur pour m u d d e Opal. Oui, autre groupe. Il fait partie de quelques groupes lui aussi.、Euh, 65 ans. Oui.、Euh, et c'est un autre、Hunter. qui était détesté par les critiques dans les années 70.、Mm -hmm. On ne sait pas trop pourquoi. Oui, parce que quand même, c'était assez, assez bon. C'était、oh, bon. Ce qu'il faisait, c'était、oh, ouais, du ouais, bon ouais. matériel. Et puis,、euh, c'était du rock'n'roll. Et comme on vient d'entendre Just a d o n h e r Night, ça, c'était une espèce de, de pastiche des Rolling Stones.、Mm -hmm. euh. Oui, et、euh, très bien réussi,、mm -hmm. par ailleurs. Nous avons également,、euh, en 1947, la naissance de Mickey Finn, batteur pour T-Rex,、ouais. euh, qui lui également est décédé. Et c'est aussi le cas de Billy Powell, claviériste de Leonard s k i n n e r qui、mm -hmm. lui est né en 1952. Oui. En 1964, toujours le 3 juin, Ringo Starr s'effondre de fatigue d u e à une amygdalite. Le Beatles a été remplacé par Jimmy and Nicole pendant quelques temps. Oui, il était, il était opéré. C'était pendant、ouais, la tournée euh, européenne euh, des Beatles.、Mm -hmm. euh, Il a remplacé a Jimmy Nichols, comme ça, a remplacé Ringo,、euh, notamment pour des dates en, en Hollande. Oui, exactement.、Mm. Parce que bon, le groupe ne pouvait pas annuler. C'était、euh, le plus gros groupe du monde. Donc, et、euh, Jimmy Nichols a inspiré d'ailleurs la pièce、euh, Getting Better. Ah oui. Puisque、euh, toutes les fois que les Beatles jouaient, donnaient un concert,、euh, les gars allaient le voir v o n t lui demander、euh, Et puis,、euh, comment ça se passe pour toi Ah, it's getting better. <rire> et c'est tout ce q u i l r é p o n d a i t C'est tout ce qu'il disait. It's getting better. It's getting better. Alors, ça, ça a marqué Paul, qui a par la suite écrit cette chanson. It's getting better. Ah, oui, c'est très, très. <rire> Qu'on pourrait traduire par ça va de mieux en mieux. Oui,、ouais. euh, donc euh, il s a m é l i o r a i <rire> t de fois en fois.、Euh, en 1967, The Doors lance Light、like、My Fire, ben, ouais, justement, une e pièce、ouais. épique de leur répertoire.、Ouais. Euh, la même journée en 1967, Jefferson Airplane、euh, font une apparition sur le plateau de American Bandstand. Ils ont joué White Rabbit et, White Rabbit plutôt, et、euh, Somebody to Love. Oui, qui sont, à mon avis, leurs deux plus grands classiques. Oui, vraiment, vraiment. Les pièces、euh, les plus connues、euh, d'apport、euh, du groupe. En 1972, Pink Floyd lance Obscured by Clouds,、euh, une bande sonore du film du même nom, réalisé par Barbette Shrothers.、Mm -hmm. euh, Et, son... Et ça, contrairement à Jefferson Airplane, dont on vient de parler, c'était probablement l'album le... le moins connu oui, de oui, Pink、vraiment. Floyd. Euh, c'est un album que c'est pas mauvais,、non? je ne l'écoute jamais. Non, c'est un、euh, grand oublié, et、mmh. malgré justement qu'il est qu quand même un, un bon album, les gens vont, vont passer par-dessus、oui. parce que、bon, c'est une bande sonore, mais ça reste quand même un album officiel de Pink、oh、Floyd.、Oui. Euh, et、euh, c'est souvent,、euh, on, part, on, on passe simplement par-dessus. Même、oui. moi,、euh, lorsque j'ai découvert Pink Floyd, o a s c u r e by c l e b d c é t a r d dans les derniers albums que j'ai entendus parce、oui. que je ne considérais pas ça au départ comme un album、non. de Pink Floyd.、Non. J'ai mieux, mieux réécouté Medal pour la h t i è m e fois que, que Obscure d Bang、ouais, b a n Medal est tellement incroyable.、Ouais. Et, euh, bon, vraiment, c est, c est, ça surpasse de beaucoup.、Euh, nous avons également en 1972 The Eagles qui lance Take It Easy.、Euh, un album, je crois. Je ne veux pas、mm, me non, confondre, c'est une pièce. Est une pièce qui e t i t easy. Et c'est.、Euh, Euh, C'était sur l'album One of These Nights, il me semble, m'a séduisé l i s t e n i n g Oui, vraiment. Les Eagles, euh, malheureusement, ont、euh, une carrière assez particulière. Pas, que,、euh, je ne suis pas un fan des, non, des Eagles, là, tellement. New、York、Hotel California, qui était une pièce incroyable.、Oh, mais, oui, mais brûlée. Oui, ouais. vraiment. vraiment. Ouais. <rire> Incroyablement brûlée. C'est tellement brûlée qu'il ne reste plus rien.、Ouais. <rire> Euh, nous avons également 1974 de Paul McCartney et Wings、euh, qui sont au sommet du palmarès avec Band u n h e r u n d Oui, bien sûr.、Euh, Merveilleux.、Euh, Qu'on a ressorti l'automne dernier en une version、euh, remasterisée,、oui. euh, de luxe,、euh, très, multi, très belle. Multi-CD, i Il y a également un gros livre, mais en fait un livre. Oui,、ouais, c'est ça. C'est présenté de, dans un gros livre.、Ouais. Et、euh, justement, mardi prochain, donc si vous écoutez la rediffusion, c'est aujourd'hui. On ressort les deux premiers albums、mm -hmm. solo de Paul, c'est-à-dire l'excellent McCartney et le vraiment pas bon McCartney <rire> t <tout>. o、euh, <rire> Et je vais en parler la semaine prochaine à Ray c l a s s i q u e de ses rééditions. Parce que moi, l'album McCartney, c'est un de s préférés. Oui,、euh, c'est un très, très bon album. Mais、oui. est vraiment. Qui n'a pas été bien jugé par、mm -hmm. les gens parce qu'il、euh, s'est rempli de petits bijoux.、Hein. Oui, tout à fait. Et Paul qui l'a fait、euh, seul d'un bout à l'autre n plus. C'est ça. Et、euh, il avait opté pour une approche、euh, simple.、Mm -hmm. Et、euh, ça, ça a été vu、euh, de façon incroyable comme de l é c o p é t e n c e Oui. Ce s t vraiment <rire> ridicule.、Uh, George Harrison avait même dit que、euh, cet album était vu un peu comme s'il avait pris tous ses démos qu'il avait enregistrés à la maison, qu'il avait mis ça sur un disque, tout simplement. Oui. Et,、euh, On n'a pas. C'était pas forcé. C'était un é c o p r i s L'époque.、Oui, oui, effectivement, mais il s'est repris par la suite avec l'excellent Ram、oui. qui devrait sortir. Mais qui avait été massacré aussi par la critique. Oui, oui vraiment, oui. ça avait été détesté par le Rolling Stone Magazine.、Oui. D'ailleurs, la critique est toujours sur le site internet, mais il y a une critique qui a été refaite par la、ah、suite、oui. dans les années 2000, et là on dit non. Oui, ils ont fait leur m e i l l e u r culpa. o s Mais celle de 1972 est assez、euh, incendiaire. Ah oui. oui. Ah, oui. C'est un style de, de, de, des critiques.、Euh, Des, des trucs,、euh, je dirais,、euh, écoute, je pense qu'il y a un, un paragraphe seulement sur Led Zeppelin 4.、Mm -hmm. Oui. Et、euh, on disait que c'était vraiment pas un bon album. C'est ça, exactement. C'est n'importe quoi. <rire>、euh, nous continuons maintenant avec,、euh, en 1981, toujours le 3 juin, Phil Collins qui lance son premier album, Face Buddy. Ah! Oui, pas très très bon.、Euh, en 1998, Van Halen euh, qui euh, se voit、euh, dans l'obligation d'annuler un concert、euh, à Hambourg alors qu'un morceau de plâtre venant、mm. du plafond tombe sur le bras du batteur Alex Van Halen.、Mm. C'est vraiment très très dommage. Et,、euh, et finalement, en 2010, pour terminer la journée du 3 juin, nous avons la ville de Los Angeles, qui renomme la journée du 30 mai le Ronnie James D.O. Day.、Ah, ça, c'est très surprenant, par exemple. Que Los Angeles. Euh, oui. Euh, Mais, mm -hmm. Parce qu'il était.、Euh, en fait, c'est pas assez métal, le s a i n t g e r m a je sais pas. b e n non, tu sais, qu'une ville comme ça prenne、euh, la, la peine de souligner、euh, le, le, la carrière le... d'un chanteur d'EV métal, ça, ça me dépasse. b i e en fait,、euh, je pense qu'il y a. C'est, la scène,、euh, si on veut, rock de Los Angeles qui v o l a i t r e n d r hommage à Ronnie James Dio, peut-être un peu impulsivement, mais on sait qu'au Rainbow, entre autres,、euh, a, une, on le voit dans le film documentaire、euh, pour Lemmy, il y, a,、mm -hmm. il y a vraiment, donc, une, une stèle pour Ronnie James Dio qui、ouais. a fait une partie du mur qui est avec une grande image de lui, et je pense que c'est, t o u s les gens, justement, les, les Les réguliers du Rainbow ainsi que les artistes comme Dave g r o h l justement,、oui. qui ont dû pousser beaucoup, beaucoup c e s t C'est quand ce qu même surprenant. Oui, oui. Dans Los Angeles, vraiment.、Oui. Mais, mais on... pas juste de Los Angeles. Tu, tu verrais jamais ça.、Là. Montréal, par exemple, <rire> si euh, euh, Piggy, lorsqu'il est décédé, on avait fait,、euh, décidé de faire une journée. à h、euh, ah, voyons donc. Ça n'aurait pas fonctionné, je pense. Euh, nous passons maintenant à la journée du 4 juin et、euh, nous débutons en 1942 avec la création de l'étiquette We、oui, Capital Records. Oui,、euh, b e n écoute, il y, y a eu、euh, des artistes euh, majeurs euh, depuis sa création.、Euh, mm -hmm. On pense aux Beatles et Beach Boys.、Euh, Euh, mais aussi Frank Sinatra. Oui,、euh, Nat Kinko,、ouais. qui était signé sur、mm -hmm. Capitol,、euh, vraiment, qui, d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, continue à avoir、euh, ouais. de, de, de très bons artistes. j i e Vincent、euh, aussi. Oui,、ouais. oui. Et d'ailleurs, ces artistes-là, qui ont signé sur Capitol, ont perpétué encore la tradition et rapportent encore beaucoup d'argent à la compagnie <rire> avec les rééditions d'albums.、Ouais. Euh, nous avons également en 1945 la naissance de Gordon, Gordon Whaler, plutôt、euh, membre de Peter and Gordon,、mm -hmm. euh, qui est décédé lui en 2009,、oui. hein, malheureusement.、Euh, en 1944, naissance de、euh, Michelle Phillips ou Holly Michelle Gilliam, des Mamas et des Papas, qui c'est vrai, c'est 67 ans. Oui, très belle femme, mais la seule、oui. survivante des Mamas et des Papas. e u i vraiment une t r a i t e Très, très belle femme. En 1986, les producteurs de Beatles Mania, une revue musicale de Broadway, sont obligés de payer 10 millions à Apple parce que leurs spectacles、euh, leur, leur spectacle ressemblaient trop aux Beatles. <rire>、euh, on avait promis que ce n'était pas les Beatles, mais une simulation incroyable. Ça a joué de 1977 9 1900... 9 à 1 plutôt de 7 à 1979. Oui, sur Broadway. Oui, il y a, ouais, eu, sur, sur ouais, il y a mais, eu plus de Beatles. Par contre, de représentations. ils sont partis en tournée par la suite. Je disais, J'ai Même vu ici en spectacle à Trois-Rivières au début des années 80,、ah oui. euh, au Colisée.、Euh, il, il y avait pas mal de monde. Mais、euh, euh. écoute, moi, moi, ce qui est des, des, des hommages, c'est rare que je trouve qu'il y a des groupes hommages qui valent la peine. Non, c est... C est... Et surtout les groupes hommages aux Beatles, moi, je trouve ça pas mal d u t e m p s q u é t e n Oui, vraiment.、Euh, Dans le milieu ben... du rock progressif, par contre, on semble avoir des, des, des, des, des groupes hommages qui ont peut-être plus de budget aussi. Oui,、ouais, mais il y en a qui sont, sont très bons. Moi, j'ai déjà vu un groupe hommage à Kiss qui s'appelait qu n n、euh, e、euh... Dress to Kill.、Mm -hmm. Dress to Kill, qui était, à mon avis, meilleur que la plupart des shows de kiss que j'ai vu <rire> musicalement.、Et、puis,、euh, non, c'était vraiment très bon. Il、euh, y en a des très bons groupes hommages, mais en général.、Euh... essayez d'imiter les Beatles.、Euh, non, vraiment pas. pas non, de... non, non, non. non. Un groupe, si un groupe ne devrait pas être touché. C'est ça. Exactement. Ça. Nous、euh, avons par la suite, en 1997, le décès de Ronnie Lane, bassiste、euh, des Small Faces et des Faces.、Euh, il était atteint、euh, de, de multiples scléroses depuis 1977,、ouais. donc il a、euh, traîné la maladie pendant plus de 20 ans. Oui, il y, y a beaucoup de musiciens qui ont,、euh, qui ont euh, euh, aidé Ronnie de, lors de, son,、euh, de, de sa maladie, comme Jimmy Page même, qui avait participé à、euh, organiser des,、ah euh, ouais. des, des spectacles.、Euh, b é n é f i c s Madison Square Garden,、bien. entre autres.、Ah, C'est vraiment gentil. Il faut, faut, faut avoir justement le coup de main des autres pour s'en sortir ou au moins pour continuer. Nous avons également en 1997 le corps de Jeff Buckley qui est、euh, retrouvé sans vie dans un quai de Memphis. Il était disparu deux jours auparavant alors qu'il nageait avec des amis. Et,、mm -hmm. euh, il s'est noyé.、Euh, C'est très, très malheureux. Oui.、Ouais. i est, est décédé très jeune, tout comme son oui, père. Oui, exactement. C'est ce qui est particulier. Pratiquement la même âge,、mmh. mmh. en milieu de trentaine. Ce qui nous amène à la journée du 5 juin qui termine ben cette Ben oui, la、euh, dernière journée de la semaine. Oui, qui, ter qui termine cette semaine d'éphéméride. Et en 1956, nous avons la sortie de Bebop à Lula de Gene Vincent cette、euh, pièce qui va s'écouler à plus d'un million d'exemplaires dans les semaines suivantes. Oui, c'est quand Et... même un chiffre faramineux, <rire> ça. Incroyable. Et on va l'entendre un peu plus tard. Je vais la faire tourner tout à l'heure.、Euh, Bebop à Lula. <rire> c'est un des immenses classiques、oui. du rock vraiment <rire> incroyable. <rire> En 1975, Sid Barrett pré、euh, se présente plutôt au studio d a b b e Road, alors que Pink Floyd réalise le mixage de Wish You Were Here. Euh, et、euh, c'est un épisode assez incroyable. Oui, mais en fait, dans son livre autobiographique,、euh, Nick Mason affirme、euh, qu'il ne l'a pas reconnu du non, tout. Lorsqu'il est arrivé au studio,、euh, Sid était déjà là avec、euh, David.、Ah oui. David lui a demandé、euh, Est-ce que tu le reconnais Il n'avait aucune idée c'était qui. Non. Il dit C'est Sid. Là, il était vraiment horrifié、mmh. parce qu'il avait très, très mal vieilli. Il était rendu chauve.、Ouais. Il était très gras.、Euh, il avait lui qui avait une apparence fantastique. À、ça. la fin、oh, des ouais, années 60, ouais, ouais. il était toujours entouré de très belles femmes. Euh, là, euh, il, faisait, il faisait dur. Il était en pyjama. Et、euh, Roger Waters dit que quand il l'a vu, il, est, il a tout simplement fondu en larmes. Oui. Euh, et euh, ils, ont, ils lui ont fait entendre、euh, Shine on You Crazy Diamond. Euh, et、euh, lorsqu'ils e ça a été l o r s q u ont terminé d'entendre ce qu'on appelle le r o u g h c u t la version montée euh, euh, qui est primitive,、euh, ils ont dit on va le réécouter pour voir ce qu'il faudrait、euh, retoucher. Et、ouais. Barrett a dit ben, vous l'avez déjà entendu. Ça sert à quoi de le réécouter <rire> pas,、euh, Ils ne considéraient pas ça non plus très avait, très bon. Il y avait une conversation euh, décousue, euh, dépourvue de sens. Ils、mm、e -hmm. b r o s s a i t les d e n t s h y stériques, on semble-t-il. Et、euh, les, les membres de Pink Floyd étaient.、Euh, du moins, Nick Mason a ressenti beaucoup de culpabilité par rapport à ça.、Euh, D'ailleurs, il a écrit dans son livre Notre aveuglement, notre manque de sensibilité ou tout simplement notre égoïsme avait participé à son délabrement. Oui, c'est vrai. Donc, c'est assez vrai, fort. Il, ils l'ont laissé tomber、euh, comme, comme un vieux chiffon.、Mm -hmm. i l ne v o u l a i t plus、euh, rien avoir à faire avec s e t Barrett lorsqu'il、ouais. a commencé à montrer ses p é d a g o g u e s Des, des, des, des problèmes mentaux. C'est、oui. ce qui a commencé à apparaître. Ils ont tout simplement arrêté d'aller chercher chez,、oui. chez lui. Et,、euh, ils ont participé à son album un peu, je p e n s e justement. Par... C'est deux albums, je... mais il、oui. y a des membres de Pink Floyd qui participent. Mais alors... c est, c est, pratiquement, on dirait que c'est par culpabilité qu'ils l'ont fait. C est, c est... Dans le cas d'Evid d、euh, Guilmour,、ouais, ouais. peut-être parce qu'il a pris sa place, euh, mais. Euh... Euh, Nick et,、euh, et Rick ont, ont participé.、Et、Roger Waters n'est、euh, pas très, très prévu. Il semble qu'il a participé par contre,、si、sur le premier, pas... mais je ne suis pas sûr. Ouais, mais, vraiment pas beaucoup, ouais. Ouais, mais vraiment pas beaucoup s'il a participé parce、hum. que de ce que j'ai vu, de ce que j'ai lu.、Euh... Il、euh, y, y avait beaucoup de problèmes à approcher Sid Barrett et il s'est senti coupable toute sa vie.、Mm. t h e wall également a été basé un peu autour de ça. Il y avait de, beaucoup de lui, mais un peu de Sid Barrett et、mm. ça a toujours resté. Donc,、euh, mm. vraiment un épisode très très triste pour Pink Floyd. Et d'ailleurs, l'album Wish You Were Here était un peu un hommage、ouais. à Sid Barrett là, en plus.、Fait. Donc, c'était、ouais. incroyable. Nous avons par la suite,、euh, en 1977, un désastre qui arrive pour Alice Cooper, alors que、euh, le rat qu'il devait offrir en p â t u r e à son boa constrictor、euh, mord le serpent et、euh, donc cause la mort de, du boa d'Alice Cooper. C'est particulier. Oui, vraiment.、Euh, J'imagine que c'était la rage ou une autre, une autre infection、ouais. qui portait le rat qui a、mm -hmm. euh, malheureusement mis fin au jour du boa.、Ouais. Euh, ça devait être assez particulier. J'ai là quelque part qu'il avait tenu par la suite des auditions pour remplacer. o u Je sais pas si c'est vrai. <rire> ça serait possible. Que... Le plan d'Alice Cooper, ça serait quelque chose、euh, qui s'est dans le, le, les mesures du possible. <rire> Nous avons également en 1990 le, le décès de Jim Holder,、euh, ouais, oui. euh, qui a été batteur pour s t e v i y Dan. Oui, des nombreux、ouais. batteurs, parce qu'il y a beaucoup de monde qui a passé <rire> de enfin, Dan, est passé à l'intérieur de s t e v i y Dan. En fond, s t e v i y Dan, c'est un duo、exact. auquel、euh, a participé、euh, plein de musiciens,、un、de studios. l e musiciens y g r e f f a i t pour les tournées, pour、ça. les studios. Euh, mais il、euh, n'y avait pas nécessairement de, de groupe、euh, concret. Non, c'est un duo. Exactement.、Okay. Euh, nous avons en 2002 également le décès de Didi Ramones, bassiste de Ramones, bien、ouais. sûr.、Euh, il avait 50 ans et、euh, son, son vrai nom était Douglas Glenn Colvin.、Mm -hmm. Il est décédé d'une overdose d'héroïne. Et sur son épitaphe, on entend,、euh, on peut lire plutôt OK, I gotta go now tiré de la chanson Highest, the Highest Trail Above. <rires> Donc voilà. C'est intéressant. Intéressant, intéressant comme é p i t h è h e Des fois, quand on pense à justement ce qu'on pourrait laisser、euh, derrière, derrière soi, justement,、oui. sur cette petite、euh, mention, sur notre monument, je pense que ça, ça fait partie des, des meilleurs qu'on a、oui. euh, jusqu'à maintenant.、Euh, en 2003,、euh, The Project, un groupe formé par、euh, les ex、euh, Guns N' Roses、euh, slash、uh, Duff McKagan,、euh, également Matt Sorum,、euh, choisissent Scott Whelan、euh, comme euh, chanteur euh, qui, qui allait, du groupe qui allait devenir Velvet Revolver.、Oui. C'est Codwylan qui,、euh, juste deux jours auparavant, comparaissait pour euh, des euh, possessions d'héroïnes.、Mm. Donc, ça a aidé peut-être à bâtir de la réputation <rire> du groupe, mais ça a aidé à le détruire également.、Oui. Donc, c'était peut-être pas le meilleur choix.、Mm. Et、euh, finalement, en 2007, Paul McCartney lance Memory Almost Full, son 21e album. Solo. Oui. Ben, c'était pas son meilleur. Non,、euh, vraiment pas. c o m p a r a t i v e m e n t c h chaos and creation. Et、oui. le backer, il est ça, absolument est... parfait. Ben, là, c'était décevant. Euh, là, en ce moment, Paul travaille à deux albums. Ah oui? Il est en train de travailler à un album de reprise de classiques.、Euh, ouais, du rock. Il... Bah,、ah, non, avant le rock. Donc,、euh, il dit,、euh, c'est un album que mon père aurait adoré.、Euh, donc, on、okay. s'attend à quelque chose du jazz,、ouais. euh, des trucs comme ça. Ouais, Et bien,、euh, ça. Il travaille aussi à un album de heavy rock. Ah oui? Oui, heavy rock garage. Donc,、euh, ça, ça va être intéressant. Oui, vraiment. Oui.、Mm. Eh bien, merci beaucoup, Simon, encore une fois. Je vous rappelle que Simon anime deux émissions cet été, un genre de bleu, n'est-ce pas? jeudi à 21h, reprise samedi à 19h et le mercredi à 13h. Oui. Et、euh, album classique, les vendredis à 10h, en reprise les mardis à midi. Juste au-dessus. Oui. Merci beaucoup, Simon. Vous êtes à l'émission avec c l a s s i q u en e compagnie d a l l e a Lefer, e émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va poursuivre avec tiens, du vrai rock'n'roll. a d Dans un moment, on va entendre les Rolling Stones on va aussi entendre les Sonics de Seattle, mais tout de suite. Que je l annoncer, on va en entendre、euh, un immense, un des immenses lecs que de Gene Vincent, Bebopalula. Vous êtes à l'antenne de la Radio g a n Plus, la station des Mélomanes. Et la s e l l e est diffusée du vrai Rockatoire r s v t bien, c'est Fou 89 1 FM.、Well, Bebopalula, she's my baby. Bebopalula, at home, baby. Bebopalula, -ba be -ba she's my baby. Bebopalula, at home, baby. b a b y l u she's my baby, baby, baby, baby, baby, a b y baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, b a a n y baby, baby, b a e y baby, baby, b a b t baby, b a e s baby, b a y baby, baby, baby, baby, baby, b a a b y baby, baby, baby, b a y b a b a b y baby, b y The Boba Blue, I don't k o w Mamma. The b o b Blue, she, he, h o up, m o h e r give it Mother, give it up. Let's go! She's the one with the flying feet She's the one that walks around the store. She's the one that d i v e s the ball. The Baba Blue, she's my baby. The Baba Blue, I don't know w h e t my baby. The Baba Blue, she's my baby. My baby, my baby, my baby, my baby. That's right, I'm h e r now. t e papa. The papa. t h a p The p a a The papa. The papa. The papa. The p a p h e papa. The papa. The papa. The papa. t h The p e p a e p a e papa. The p a p h e papa. a p a t a p a t a p a t a p a t a p a a p a a p e p a a The papa. t h a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 Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au 1275 Pavillon à b e r t h e s s i e r de l'UQTR. Les e r v i c e aux étudiants, pour vous, avec vous. Vous êtes assez f o u pour l'écouter. たくさん。 Avec leur classique The Witch. C'est tiré de leur、euh, premier album、euh, Here Are the Sonics de 1965.、The、Sonics qui était un des premiers groupes de protopunk. Juste avant ça, on a entendu The Rolling Stones avec It's Not Easy. Ça nous vient de l'album Aftermath de 1966.、Et、au début du blog, on a entendu Gene Vincent avec un de ses classiques, Bebop a Lula. C'est tiré de. En fait, c'est une pièce qu'on retrouve en bonus sur la version CD. De l'album Blue Jean Bop de 1956. Vous êtes à l'émission c l a s s i q u e en compagnie d a n n e Lefer, e é m i s s i o n entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va poursuivre avec un peu de hard rock. Dans un moment, on va entendre Thin, Lizzie et Boston, mais tout de suite, on écoute les Stampeders. Hit the Road, Jack. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des Mélomanes. Le de soir est diffusé du vrai rock à Trois-Rivières. C'est faux. 89 FM. c o n a、yeah. n i o s Oh, c o n a n i o s Listen! Bye <rire> bye! Listen! Yeah, what's up?、Um, I'm in trouble!、Yeah. My girl just told me to hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more. r o Jack, and don't you come back no more Uh, you, uh, listen, my baby kicked me out and I、uh, got no place to stay. Sure wish I could help、don't、you, c o r n e l Oh, I thought I'd like him down there. I h e a r d y got a big mansion.、Uh, hold on. Hey, Ray. Don't Ray. come b a y Cornelius says he wants to stay here for the weekend. <laughs> <laughs> hey, Wolf,、uh, my、I'm, three minutes、I'm、is、wandering. just about up. Oh, I'm sorry. Uh, don't uh, don't uh, Cornelius, we can't, we can't handle it this weekend. Oh,、uh, really? c e r t a i n l y nice no, to hear from you, m a n Bye. Wolf? デト <what>?、so、l ク w o ックフェ e 1718日、それぞれのデト l クス・ロックフェス、コラボラショ u ズ、i ュ Plus, l'Auto Québec et Desjardins. Detox Rock FX、Lamb of God、Pennywise、Descendant、On the Road、Aid Breed Whitechapel, Mononc Serge, Grimskonk, Cancer Bat, CG Raymonds. Le 17 et 18 juin prochain, à la marina de Montebello, en Itaouais, c'est le plus gros p a r t y de l'été. Camping disponible. Visitez le pnrockfest.com. La passe week-end est seulement à 45 Le Detox Rockfest, le festival à ne pas manquer.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 Avec Smoking, pièce tirée de leur premier e x t album homonyme paru en 1976. Juste avant ça, on a entendu f i n l i z z avec The Boys Are Back in Town, un de leurs classiques tiré de l'album Jailbreak, paru aussi en 1976. Et au début du bloc, on a entendu le trio canadien s t a m p e d e avec Hit the Road Jack, l e c t u r e particulière qu'on retrouve sur leur disque Hit the Road, paru en 1975. Vous êtes à l'émission c l a s s i q u en u compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va poursuivre avec encore un peu de hard rock canadien et américain. Dans ce moment, on va entendre le Grand Funk Railroad et b t o Backman Turnover Drive. Mais tout de suite, on écoute Ram Jam, Wanna Find Love. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des Mélamanes et l a seul à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est faux, 89.FM. 結構上手そ Avec l a pièce Footstompin' Music, qui ouvre leur album E. Pluribus Funk, paru en 1971. Juste avant ça, on a entendu Backman Turner Overdrive avec l un de leurs nombreux classiques, Let It Ride, s'étirer de leur deuxième album, tout simplement intitulé Backman Turner Overdrive II paru en 1973. Et au début du b l o c on a entendu Ram Jam avec Wanna Find Love. Ça nous vient de leur deuxième album et dernier album aussi, Picture of the Artist as a Young Ram, de 1978. Vous êtes à l'émission Classique en compagnie d'Anna Lofer, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va poursuivre avec un bloc constitué de pièces qui ont été inspirées par la route. Dans un moment, on va entendre le Jeff Beck Group on va aussi entendre Jimi Hendrix mais tout de suite, on écoute Steppenwolf. Ride with me vous êtes sur les ondes de la seule station à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou, 89.1 FM. Et les 4 As Poker p r é s e n t e Cataclysm. Avec artistes invités, And is Near, Ends of Death et Beyond Atrocity. Au Monkey Night Club, Centreville, Trois-Rivières. Billets 15 en prévente disponibles sur TicketPro.ca, chez Musique Daniel Côté, f r è r e d a n c s Le Tatou et au 4 As Poker. Cataclysm, samedi le 18 juin de 19h. Spectacle 18 ans et plus. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister.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 Et le 18 juin, soyez prêts pour le Detox Rockfest en collaboration avec m u s i c Plus, Lotto Québec et Desjardins. Detox Rockfest, c'est plus de 100 groupes dont NoFX, Lamb of God, Pennywise, Descendant, On the Road, 8 Breed, Whitechapel, Mononc Serge, Grimskonk, Cancer Bat, CG Ramones. Le 17 et 18 juin prochain, à la marina de Montebello en o u t a o u a i s c'est le plus gros party de l'été. Camping disponible. Visitez le pnrockfest.com. 1098765。Vous En fait, le Jeff Begrove c k o avec la pièce Going Down, s e s t tiré de leur album homonyme paru en 1972. Juste avant ça, on a entendu Jimi Hendrix avec Easy Rider. C'est tiré du dernier album qu'il a enregistré avant son décès en 1970, First Rays of the New Rising Sun. Et au début du blog, on a entendu les Canadiens Steppenwolf avec Ride with Me. Ça nous vient du disque For Ladies Only de 1971. Vous êtes à l'émission Rock c l a s s i q u en e compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Rock c l a s s i q un e u site web que vous pouvez visiter à l'adresse w w w r o c k c l a s s i q u e n e t sur lequel vous retrouverez plein de sections de choses intéressantes, comme par exemple les canvas e des émissions passées quand vous voulez savoir ce qui a joué dans une émission en particulier, les tops des années passées et un accès direct à mon blog dans lequel vous retrouverez Une centaine de critiques comme ça d'albums parus au cours des douze derniers mois. Il y a une section balado-diffusion si jamais vous avez envie d'aller écouter comme ça une ancienne émission, n'importe quand dans la semaine, ainsi qu'un lien pour me contacter, pour me faire des commentaires ou formuler une demande spéciale. Le site se trouve au www.roclassique.net. On va poursuivre avec un peu de rock anglais. Dans un moment, on va entendre les ou, on va entendre les disciplines, mais tout de suite, on écoute Jethro Tall. Vous êtes sur les ondes de la station d e Mélomanes, la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou. 8 9 FM. Oh, Lend me your ear while I call you a fool. You were kissed by a witch one night in a wood, and later insisted your feelings were true. His promise was coming, believing he listened while laughing, you flew. He's s a l l i n g red, yellow, brown, all of us. singing outside And the love They're Washed clean by the water, but nursing its pain. The witch's promise was coming, and you're looking elsewhere for your own selfish pain. promises to I'm d i n mile f r i e n d s y o u get some silver, but you get a little gold. What did you bring me, my dear friends? Keep me from the gallows, p o u e What did you bring me? Keep me from the gallows, p o u e I couldn't g e t no go l d You know that we're t o In o damn f u i the g a l l o o w s p l e De Satriani et de Peperoni. À la Pizzeria Rock'n'Roll, vous pouvez déguster une bonne pizza sur place a u 27 r e f u s é à Trois-Rivières ou tout simplement la faire livrer en composant le 819 909 4747. 819 909 4747. À la Pizzeria Rock'n'Roll, vous ne resterez pas sur votre appétit. Hey Marie-Pierre, on a reçu une lettre. Oh, ça vient de ces fous!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 Est-ce que c'est moi qui pense tout ou le concept de croisière tient pas du tout? Personne ne va se rendre compte d'être ça, voyant là. s e r t i a、ah. u j o q u é b e c p u n k s y n e n e t le site de l'actualité punk, star, emo et hardcore du Québec. Avec une liste de concerts mis à jour quotidiennement et une fiche détaillée de plus de 500 groupes québécois, Québec p u n k s y n est e sans aucun doute le site de référence le plus complet. Encouragez la scène locale sur q u é b e c p u n k s y n e n e t w e l c o m e to the camp, I guess you all know why. Play p i n b all. And put in your earplugs, put on your eyeshade, s you know where to put the caulk. Hey, you getting drunk, so sorry, I've got you sussed. Hey, you smoking Mother Nature, this is a bust. Hey, hung up old Mr. n o r l l Try to gain my trust. Cause you ain't gonna follow me any of those ways, although you think you must. It, gonna shake it, let's forget it better still. Now you can t hear me, your ears are truly sealed. You can't speak either,、But、your mouth is filled. You can't see nothing. The ball completes the scene. Here comes Uncle Ernie to guide you to your very own machine. We're not gonna take it. We're not gonna take it. We're not gonna take it. We're not gonna take it. We're not gonna take it. Never did and never will Don't want no religion, and as far as we can tell We ain't gonna take you, never did and never will We're not gonna take you, we forsake you, gonna rape you Let's forget you better still Take It, la pièce de clôture de leur opéra rock Tommy de 1969. Et juste avant ça, on a entendu Led Zeppelin avec Gallo Spall. Ça, ça nous vient de leur troisième album, sorti en 1970. Et au début du bloc, on a entendu Jethro Tall avec Witch's Promise, qui nous vient de leur excellente compilation Living in the Past, qui est parue en 1972. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Anne Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans la prochaine heure, je vais vous présenter une formation de rock psychédélique chilienne très obscure du début des années 70 du nom de Agua Turbia. Je vais aussi vous faire tourner une face entière d'un album v é n é u classique qui est paru il y a exactement 40 ans, soit Fireball de Deep Purple. Mais pour le moment, je vous parle de nouveautés. Je vous parle du tout nouvel album de Booker T. Jones qui vient de paraître et qui s'intitule The Road from Memphis. Booker T, qui est surtout connu pour son travail avec les MGs, avec lesquels il a créé, entre autres, le classique Green Onions, ainsi qu'un bon nombre de très bons disques dans les années 60 et 70, dont l'excellent Melting Pot de 1971. Il est de retour comme ça en solo après son très bon disque Potato Head de 2009, sur lequel on retrouvait Neil Young et pour lequel il a remporté un Grammy Award. Il est surtout reconnu pour sa musique instrumentale, mais cette fois-ci, il a décidé de mettre des voix dans sa musique et on retrouve sur le disque des chanteurs comme Lou Reed, Sharon Jones, Matt b e r n i n g e r du groupe The National et Jim James de My Morning Jacket. Booker T propose un périple musical comme ça qui nous amène à en Des lieux qui ont fortement influencé sa musique comme Philadelphie, Détroit et Los Angeles, mais en ayant comme point de départ Memphis. Question de vous en faire une petite idée. On va tout de suite écouter trois morceaux parmi les plus intéressants du disque, The Road from Memphis. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des mélomanes et s la seule à faire tourner du vrai rock à t r o i s r i v i è r e s C'est fou! 89 FM! Un album solo intitulé The Road from Memphis. C'est seulement son troisième en carrière, une carrière d'une cinquantaine d'années. On vient d'entendre la pièce Progress sur laquelle on retrouve le chanteur de My Morning Jacket, Jim James, qui prend ici le pseudonyme de Yim Yames, un pseudonyme qu'il utilise lorsqu'il participe à des projets en solo à l'extérieur de son groupe. Yes, s a u l très s u r p r e n a n t de sa part. Juste avant, on a entendu Down in Memphis, sur laquelle、euh, fait rarissime、euh, Booker T.、Euh, chante, et il le fait d'ailleurs avec assurance. Et au début du b l o c on a écouté le morceau instrumental Crazy. Qui est un des、euh, meilleurs du disque. Ceux qui ont aimé son album précédent, Potato Hole, devraient aimer aussi celui-ci.、Euh, C'est aussi bon, même si Neil Young n'y participe pas cette fois-ci. Ça vaut un bon、euh, 7 sur 10. Vous êtes à l'émission Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va poursuivre avec des pièces dont certaines ont été inspirées par le volant. Dans un moment, on va entendre Alice Cooper, mais tout de suite, on écoute Eric c l a p t o n Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. s i fou, 89.FM. Soyez prêts pour le Detox Rockfest en collaboration avec Musique Plus, l a u t o Québec et Desjardins. Detox Rockfest, c'est plus de 100 groupes dont NoFX, Lamb of God, Pennywise, Descendant, o n t h e r o a d Eight Breed, Whitechapel, Mononc Serge, Grimskonk, Cancer Bath, CG Ramones. Le 17 et 18 juin prochain, à la marina de Montebello en o u t a o u a i s c'est le plus gros p a r t y de l'été. Camping disponible. Visitez le pnrockfest.com. La passe week-end est seulement à 45$. Le Detox Rockfest, le festival à ne pas manquer. Samedi, le 18 juin, Musica Productions et les 4 As Poker présentent Cataclysm. Avec artistes invités And Is Near, Ends of Death et Beyond Atrocity. Au Monkey Night Club, Centreville, Trois-Rivières. Billets 15$ en pré-vente disponibles sur TicketPro.ca, chez Musique Daniel Côté, Frères d a n c r le t a t o u et au x 4 As Poker. Cataclysm, samedi le 18 juin des 19h. Spectacle 18 ans et plus.、Hey. Vous êtes assez f o u pour l'écouter. 89-1.、Right. MTV.、Whoa. Makes me want t smoke crack. Avec son immense classique Under My Wheels, tiré du non moins classique album Killer de 1971. Juste avant ça, on a entendu Cheese a n Chong avec Eric My Eyes, ça nous vient du Wedding Album de 1974. Au début du bloc, on a entendu Eric Clapton avec Mainline Florida, c'est la pièce qui clôture son album 461 Ocean Boulevard de 1974.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 Pour le moment, on en est maintenant venu à la portion de l'émission où je vous présente, comme à chaque semaine, une face complète d'un album v i n y l e classique qui est paru en 1971. Cette semaine, je vous présente une face d'un des albums les plus marquants de Deep Purple, soit Fireball, deuxième album véritablement heavy metal pour、euh, la deuxième, ce qui était la deuxième incarnation de Deep Purple qui comprenait. Le chanteur Ian g i l l e n et le bassiste Roger Golover, deux hommes qui font toujours partie du groupe aujourd'hui en 2011. Fireball suivait l'immense classique In Rock et précédait l'album Machine Head, qui sont tout simplement deux des plus grands albums de l'histoire du rock et du m é t a l Ce qui fait que Fireball fait un peu figure de disque ordinaire par rapport à ses deux chefs-d'œuvre. Ce n'est pas du tout le cas puisque Fireball, c'est un véritable petit bijou sur lequel. On retrouve des classiques comme la pièce titre, Strange Kind of Woman et le fameux solo de batterie de Ian Pace, The Mule. On va écouter tout de suite la f a c e 1 en entier de cet incontournable du hard rock et du heavy metal, Fireball de 1971. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus. La station des Mélaman est la seule, absolument la seule, à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou! 89 FM! そう。 Brick. c o de leur album vénile classique de 1971, Fireball, album présenté dans une magnifique pochette que vous, vous pouvez aller voir sur le site web de CFU au www.cfou.ca. On vient d'entendre une pièce inhabituelle pour Deep Purple, puisqu'elle est à saveur country, Anyone's Daughter, texte humoristique de y a n Gallen qui souligne comme ça sa passion pour les femmes. C'était précédé d'une autre pièce sur les femmes, les femmes bizarres, Strange Kind of Woman, qui est un des plus grands classiques de Deep Purple en carrière, mais un des textes les plus faibles, malheureusement, de i a n Gillen. On a aussi entendu No, No, No. no et au début du b l o c on a écouté le morceau de titre, une pièce assez rapide, c'est une des plus rapides du groupe. Je vous rappelle que Deep Purple sont en spectacle à Québec、euh, demain soir à l'Agora et lundi à la Place des Arts de Montréal, accompagnés d'un orchestre de 38 musiciens et qu'ils vont interpréter apparemment des pièces rares en concert, peut-être Anyone's Daughter.、Euh, et en plus de ça, ils vont bien sûr jouer leur plus grand classique, ça promet. Ça, évidemment, c'est pour ceux qui écoutent l'émission en direct、euh, le vendredi, puisque si vous écoutez la rediffusion du mardi, eh bien, c'est déjà passé. Voilà pour cette petite présentation de cet album classique. La semaine prochaine, je vais vous présenter une autre face d'un autre album vénéne classique、euh, du rock paru en 1971. Cette fois-là, ce sera Pilgrimage de Wishbone Ash. C'est donc un rendez-vous. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On en est maintenant à notre chronique des groupes obscurs et je vous parle cette semaine d'un groupe de rock chilien. Extrêmement obscur du début des années 70 et qui portait le nom d'Agua e Turbia. Il y a exactement un an, le 4 juin 2010, je vous ai présenté un groupe de rock progressif italo-allemand dans la chronique des groupes obscurs du nom de Analogy, qui était formé de jeunes étudiants allemands installés en Italie et qui avaient la très grande chance d'avoir une fort jolie. Et charmante chanteuse blonde qui occupait le devant de la scène. Et le groupe avait eu l'idée pour se faire remarquer de sortir leur premier album en posant、euh, complètement nu sur la pochette et à l'intérieur.、Euh, évidemment, ça avait marché, le groupe s'est fait remarquer. Eh bien, il y a quelques mois, j'ai découvert qu'ils n'avaient pas été les premiers à faire ce geste d'éclat et qu'ils avaient eu des prédécesseurs à l'autre bout du monde, c'est-à-dire au Chili, où un jeune quatuor avait fait exactement la même chose, mais deux ans auparavant, à Guaturbia, qui、euh, signifie en espagnol au trouble, un nom tout à fait approprié à leur démarche artistique. Quatuor qui mettait en vedette le guitariste Carlos Corrales et son épouse, la chanteuse Denise Corrales. Aquaturbia n'avait toutefois pas la chance de compter sur une chanteuse aussi splendide, charmante et talentueuse que celle de Analogy. Et les résultats sont donc, on peut dire, moins spectaculaires que pour les Allemands. Néanmoins, la pochette a fait scandale au Chili, un pays qui n'était pas, pas prêt culturellement à ce genre de choses, des choses qui en Europe auraient plutôt bien passé. Déjà que d'emblée, les Chiliens voyaient d'un mauvais œil des. Les Jeunes avec des cheveux longs, habillés avec des vêtements très colorés et qui jouaient du rock psychédélique à très fort volume, de les voir、euh, comme ça tout nus sur une pochette、euh, de disque, ça les a révoltés. Pourtant, avec le recul, il、euh, n'y avait pas de quoi fouetter un chat. La photographie est assez banale de nos jours et les membres d Agua Turbia sont loin d'être des Adonis ou leur chanteuse une Vénus. En fait,、euh, l'ensemble est plutôt pudique. Musicalement, Agua Turbia、euh, tentait de s'adapter Au goût du jour, avec,、euh, mais avec néanmoins un, un léger retard sur, sur les États-Unis et l'Angleterre, puisque leur premier disque est rempli de reprises et, et dont le, le, le choix de reprises, la sélection des pièces est pour le moins singulière. Il passe comme ça. De reprise Motown, du Jefferson Airplane, du Muddy Waters, et même du Birdback Rack. Évidemment, pour une société, pas nécessairement la fine pointe des dernières tendances, comme c'était le cas du Chili. À cette époque, Agua Turbia faisait figure de groupe révolutionnaire, mais en réalité, ce n'était vraiment pas le cas.、Euh, le Chili n'était pas non plus à la fine pointe de la technologie, si on en juge par le disque qui é t a i t enregistré en entier en direct sur trois pistes. Et comme si la pochette n'avait pas suffi pour faire assez scandale, une des deux seules compositions de Agua Turbia qu'on retrouvait sur leur premier effort discographique est intitulée Erotica. Et à l'instar du、euh, Je t'aime, moi non plus de Gainsbourg,、euh, c'est une pièce qui visait évidemment à déranger la bonne société et c'est exactement ce qui est arrivé. Question de vous en faire une très bonne idée de ce que ça donnait, Agua Turbia. On va tout de suite écouter deux extraits de leur premier album, premier disque homonyme de 1970, en commençant par cette pièce é r o t i c a Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des Mélomanes et L'Ass, la diffusée du vrai rock obscuratoire et vierge, c'est Fou 89 FM. Please, babe, make love to me. Please.、Mm -hmm. Chilien très obscur du début des années 70, Agua Turbia. On vient d'écouter deux pièces tirées de leur premier album homonyme qui a fait scandale en 1970. On vient d'écouter le morceau Carmesi et e t r é b o l que vous avez sûrement reconnu puisqu'il s'agit d'une reprise du classique Crimson and Clover. Tommy Schondel, reprise tout à fait typique、euh, de ce q u était le rock psychédélique à la fin des années 60, avec comme ça de longues improvisations et de longs solos à la guitare. C'est un des meilleurs titres du disque. Juste avant ça, on a entendu la pièce Erotica qui a fait scandale au Chili à sa sortie, mais une pièce qui fait bien pitié. en Comparaison au Je t'aime, moi non plus de Serge Gainsbourg. On écoute ça aujourd'hui, c'est plutôt comique.、Euh, le groupe、euh, était sur une lancée. Ils ont、euh, sorti un deuxième album en 1970. c Et s、euh, question de faire scandale encore une fois,、euh, cette fois-là,、euh, la pochette se voulait une reconstitution、euh, du tableau Le Christ de Dali avec、euh, Denise crucifiée comme ça sur une croix.、Euh, ce qui fait que, tout comme pour、euh, le premier album, plusieurs magasins de disques ont refusé. De vendre、euh, les disques comme ça de Agua de s u r b i a La presse et l'Église chilienne a fait un appel à la censure et même certains curés illuminés ont réclamé l'excommunication, rien de moins. Le groupe a mis fin à ses activités musicales après、euh, le deuxième album, mais ils gardent tous de très bons souvenirs de cette période de la fin des années 60 et de l'émergence d'une certaine contre-culture chez la jeunesse chilienne de cette époque. Voilà pour cette petite présentation de Agua Turbia. J'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, je vais vous présenter un autre groupe obscur du début des années 70, celui-là de l'Angleterre. Je vais vous présenter le groupe Twink. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefer, e une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va maintenant poursuivre avec un peu de rock progressif. Dans un moment, on va entendre Yes, mais avant, on écoute Emerson Lincoln Palmer. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus. La station des Mélomanes、Elle、est la seule, absolument la seule, à diffuser du vrai rock progressif à Trois-Rivières. C'est fou 89 FM. b o n n e Pizza! Restaurant Botan Pizza, toujours deux pour un, au 3097 Boulevard des Forges, 694-2694, au plaisir de vous servir. Ta blonde ou ton chum te fait de la brume dans tes lunettes? Eh bien, débarrasse-toi-en.、Euh, les lunettes, bien sûr. Chirurgie au laser pour enfin être libre. Chirurgie Vision, 819-693-5757 ou sur le net, voirclaire.ca. êtes étudiants dans le domaine de la santé ou du génie? La Banque nationale vous accompagne pendant vos études et vous offre un programme financier très avantageux, conçu pour vous et adapté à vos besoins. Rencontrez un conseiller dès aujourd'hui à votre succursale, au 5620 boulevard Jean 23. Visitez banque-delasanté.ca ou banque-desingénieurs.ca pour en savoir plus. La Banque nationale, votre partenaire durant vos études. Notre m i s s i o n pour vous, avec vous.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 なるほど。<音楽> Avec le morceau Perpetual Change qui clôture le Yes Album de 1971. Juste avant ça, on a entendu Emerson Lincoln Palmer avec A Time and a Place. C'est tiré de l'album Tarkus, paru lui aussi en 1971. Vous êtes à l'émission Rac Lessique en compagnie d'Alain Lefer, e une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va poursuivre en rock progressif. Dans un moment, on va entendre du matériel moderne avec la formation américaine Danova. On va aussi entendre un classique de Pink Floyd, mais tout de suite, on écoute les Japonais Seig Voices tirés de l'excellent disque Imaginary Soundscape de 2001. Vous êtes sur les ondes de la radio des Mélomanes, la seule à faire tourner du vrai rock progressif à Trois-Rivières. C'est fou, 89 a m y back. In t h e n h t s o dark m e in black. Sold i p by flesh crucified. そう。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 Une formation originaire de l'Oregon avec un morceau de leur dernier disque, o n On、Own、You, de 2008. Deuxième album de cette formation pour RSI, space rock et psychédélique, c'était One Mind Gone Separate Ways, pièce qui évoque beaucoup par moments celle de Led Zeppelin, Akers Last a n d On est s u n s nouvelles d'eux depuis longtemps, Donova. Juste avant, on a entendu Pink Floyd avec Welcome to the Machine, tiré du disque Wish You Were Here, classique de 1975. Et au début du bloc, on a entendu du progressif très moderne avec la formation de black metal japonaise, Saig, la pièce Voices, tirée de ce chef-d'œuvre qui est l'album Imaginary Soundscape de 2001. Vous êtes à l'émission Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va poursuivre avec、euh, un bloc de vétérans, je peux dire, ou old school, puisqu'on va entendre aussi la formation Ghost. On va entendre White Snake avec un, un extrait de leur dernier disque. Mais tout de suite, on écoute Uriah Heep avec une pièce tirée de leur excellent dernier album. サウフィン・スター。 To freedom for everyone. Oh, he talked t of fear and the cannon's roar. Sent a thousand souls to the ocean floor. Oh, victory was a simple plan put in place by no common man. Oh, oh. Uh, uh, uh. Set sail for the Southern Star! f a r a way restless souls! Set sail for the Southern Star! Uh, uh, uh. He says that he won't sail no more, he's hanging up his uniform! That pot of gold. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Set sail for the southern star. Oh, oh, oh. Set sail for the southern star. h w a y restless souls. Set sail for the southern、star. Les plus importantes nouvelles qui touchent les gens de notre région. L'émission Connectée sur la Mauricie est au cœur de l'actualité et vous livre des reportages pertinents concernant la vie municipale, culturelle, sportive, économique et bien sûr scolaire. Connectée sur la Mauricie à tous les jours, 17h15 sur Télécogeco, câble 11. Pour les rediffusions, consultez t é c o g e c o c o m Qui sait, peut-être y verrez-vous des gens de l'UQTR à l'écran. Télécogeco, des vraies nouvelles d'ici.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 By him,、euh, des nombreux petits bijoux qu'on retrouve sur leur premier album Opus Eponymous qui est paru au début de cette année. Juste avant ça, on a entendu White Snake avec All Out of Luck, c'est un morceau tiré de leur tout nouvel album Forevermore qui est paru au début du printemps. On a aussi entendu au début du bloc、euh, Uriah h e a e avec Southern s t a r c'est tiré de leur excellent dernier album、euh, tout neuf qui vient de paraître il y a peine trois semaines,、euh, Into the Wild. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va maintenant poursuivre avec un peu de hard rock américain, avec des classiques tels que Stranglehold de Ten Nugent. On va aussi entendre Fog Hat. Mais tout de suite, on écoute The James Gang, Funk Number 49. Vous êtes sur les ondes de la radio des Mélomanes. l e s e u l à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières, c'est Fou, 89 FM. Okay.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 Rencontrez un conseiller dès aujourd'hui à votre succursale au 5620 boulevard Jean 23. Visitez banque de la santé.ca ou banque des ingénieurs.ca pour en savoir plus. La Banque nationale, votre partenaire durant vos études. Notre mission pour vous, avec vous.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 Vous êtes assez fou pour l'écouter. q u a t Formation a d v e r s qui a curieusement fait surtout carrière aux États-Unis. qu'on vient d'entendre, c'est la version spectacle de leur plus grand classique, Slow Ride, paru de leur album tout simplement intitulé Live, sorti en 1977. Juste avant ça, on a entendu Ted Nugent avec un de ses classiques, t r a n g l e h o l d la pièce qui ouvre son premier album solo, u album homonyme. Très, très, très, très bon disque qui est sorti en 1975. Juste avant ça, on a entendu de James Gang avec Funk No. 49, le morceau qui ouvre leur deuxième disque Rides Again de 1970. Vous êtes à l'émission Classique en compagnie d'Alain Lefer, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Il fait beau aujourd'hui, ça m'inspire. J'ai envie d'entendre du Southern Rock et c'est ce qu'on va aller écouter. Dans un moment, on va entendre Blackfoot. Et Doc Holliday, mais tout de suite.、Euh, on écoute Molly Hatchett, vous êtes sur les ondes de la radio des Mélomanes, la seule à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou! 89.1 FM. Southern Rock ensoleillé, en ce début d'été comme ça. On vient d'entendre Doc Holiday l avec la pièce Last Ride qui ouvre leur deuxième album, Rides Again de 1981. Juste avant ça, on a écouté Blackfoot avec Good Morning, c'est la pièce qui ouvre leur album Marauder, probablement leur meilleur qui est paru en 1981. Et au début du bloc, on a entendu Molly Hatchett avec The Rambler s'étirer du disque Beating the Odds de 1980 aussi. Vous êtes à l'émission REC Classique en compagnie d'Anna Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va y aller là maintenant avec du vrai de vrai rock et très musclé. Dans un moment, on va entendre Nashville Pussy et Motorhead, mais tout de suite, Girls School! Come on, let's go! Vous êtes sur les ondes de la radio des Mélomanes, la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou, 89 FM!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 Motorhead avec Born to Lose, la pièce qui ouvre leur dernier très bon album The World is Yours, qui est paru au début de cette année. Et je vous rappelle que Motorhead sont en vedette avec Kiss lors de la journée du dimanche au Heavy MTL, tout comme Girls' School, qu'on a entendu. Plutôt s dans le bloc avec Command Let's Go, la pièce qui ouvre leur deuxième album Hit and Run de 1981. Ça va vraiment être bon ça en spectacle Girl School avec Motorhead. Et entre les deux, on entendu d Nigel Poussi avec Poussi Time, la pièce qui ouvre leur avant-dernier album Get Some de 2005. Vous êtes à l'émission Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans un moment, on va entendre Devin t o w n s e n d avec son excellente reprise, un classique de Frank Sinatra, New York, New York. On va aussi entendre les Suédois de Graveyard, mais tout de suite là, immédiatement. Oh, é c o u t e Monster Magnet! Vous êtes sur les ondes de la seule station à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières, c'est fou, 82.fm. Venez, neuf fois. Le Canadien Devin t o m p s o n avec son excellente reprise de New York, New York, un classique de Frank Sinatra. Par,、euh, ça fait partie de l'album Hommage à Frank Sinatra qui est paru au printemps, intitulé tout simplement Sinatra. Juste avant ça, on a entendu les Suédois de Graveyard avec Ain't Fit to Live Here, la pièce qui ouvre leur très bon deuxième disque, h a s e n g e n Blues. Qui est paru il y a quelques semaines. Et au début du b l o c on a entendu Monster Magnet avec、All、Out of Nothing, la pièce qui clôture leur dernier disque Mastermind, qui est paru à la fin de l'automne dernier. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d a n n e Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Je vous parle maintenant de ma deuxième nouveauté de la semaine. Je vous parle du groupe de métal suédois In Solitude qui vient tout juste de faire p a r a î t r e son deuxième album sur l'étiquette Metal Blade, intitulé The World, The Flesh, The Devil. In Solitude, qui font partie comme ça, de la nouvelle vague de jeunes groupes de métal old school qui ont fait leur apparition dans les dernières années, comme Ghost,、uh, Devil's Blood, Holy Grail, et le groupe dont je vous ai parlé aussi、euh, la semaine dernière,、euh, qui ont sorti leur deuxième album aussi, la formation, formation Portrait. Vague qui, comme je l'ai mentionné précédemment, souligne le retour comme ça, en force du métal mélodique et、euh, l'intérêt de la nouvelle génération pour les racines du métal et l'aspect mélodique qui était. À peu près complètement disparu dans les années 90 et 2000. Tous ces groupes sont particulièrement en adoration devant les premiers albums des Danois Merciful Fate, puisqu'ils évoquent beaucoup la bande de King Diamond. Ils n'ont pas tout à fait le talent de ces derniers, mais ils essayent très fort de les émuler. Euh, Je pense que j'ai préféré ce disque de In Solitude à celui de la semaine dernière, celui de Portray. Que question de vous faire une idée de ce que ça a l'air, In Solitude. On va tout de suite écouter deux extraits de leur album. The World, The Flesh, The Devil. Vous êtes sur les ondes de la radio des mélomanes, la seule à faire tourner du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est f o u 89 FM! setup. Jeune formation suédoise In Solitude. On vient d'entendre deux extraits de leur tout nouvel album. C'est leur deuxième, The World, Flesh, The Devil. On vient d'entendre Poison, Blessed and Burn, qui est ma préférée sur le disque. C'était précédé de la pièce-titre qui ouvre l'album. À l'instar de celui de Portrait, c'est pas mauvais comme album, mais c'est pas mal moins bon, à mon avis, que les deux premiers disques de Merciful Fate. Qui leur ont、euh, servi de modèle euh, et、euh, c'est aussi moins bon que le premier Ghost qui est sorti au début de l'année.、Euh, néanmoins, euh, mieux,、euh, je l'aimais mieux cet album de Insolite Tool que celui de Portrait, surtout à cause du chanteur qui tente,、oui, tente d'imiter King Diamond, mais il évite、euh, les excès dans les hautes notes ridicules.、Euh, Dans lesquels le chanteur de p o r t r a i t lui, se laisse aller allègrement. Ça vaut un 7,5 sur 10. Ça risque de plaire aux amateurs de métal old school, mais je vous conseille vraiment plutôt les deux premiers disques de Merciful Fate, si vous ne les avez pas, mais de ça. Et、euh, Don't Break the Oath, qui sont de véritables chefs-d'œuvre. Je ne pense pas qu'on va se rappeler de In Solitude dans trois ans. Vous êtes à l'émission e c c l a s s i q u e en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va poursuivre dans le métal européen. Dans ce moment, on va entendre Accept et Children of Bodom, mais tout de suite, on écoute les Canadiens de Anvil. Not Afraid. Vous êtes sur les ondes de la radio, l e m i l o Le Monde, la seule à faire tourner du rock et du métal à Trois-Rivières. C'est fou. 89.fm. Sera sur la scène du parc Jean Drapeau lors de la journée du dimanche au Heavy MTL. Les Finlandais Children of Bodom avec、euh, Shovel Knockout, pièce tirée de leur excellent dernier album Relentless Reckless Forever qui est paru au début de cette année. On a entendu juste avant ça les Allemands de Accept avec Rolling Thunder, pièce tirée de leur très très bon dernier disque Blood of the Nations qui est paru l'automne dernier. Et au début du b l o c on a entendu Anvil avec Not Afraid, ça nous vient de leur dernier disque tout nouveau qui est paru. Pancake of Man, Juggernaut of Justice. L'émission s'achève et c'est déjà tout pour moi. En terminant, je voudrais remercier mon ami Simon Fetzbé, l'historien de c e s Fou, pour sa participation à l'émission de cette semaine pour les éphémérides du rock. Si vous nous écoutez en direct le vendredi, c'est la reprise de l'excellente émission C'est pas Cancun qui va suivre dans un moment, s u i v i à 20 h、euh, du retour de mes amis Les lutins de l'enfer pour les amateurs de métal plus extrême. Si vous écoutez la rediffusion du mardi, C'est l'émission de mon ami le Dr. Pendragon qui va suivre u a n i m a t i o n pour une bonne dose de métal、euh, tous les mardis, comme ça, de 19h à 22h, en compagnie de l'infâme Sinistrose. La semaine prochaine, à Rack Classic, je vais vous présenter, entre autres, comme nouveauté, des rééditions de Paul McCartney, ses deux premiers albums、euh, solo homonymes qu'on a réédités comme ça en version de luxe. Euh, je vais vous parler aussi de la formation anglaise, une formation anglaise du début des années 70 dans la chronique des groupes obscurs, c'est-à-dire Twink. Je vais vous présenter une phase d'un album vénile classique paru en 1971, soit Pilgrimage de Wishbone Ash. Je vais vous parler du concert de Deep Purple. Et évidemment, mon ami Simon Fitzbé sera là pour vous présenter les éphémérides du rock entre 11h et midi. Je vous laisse avec une dernière pièce, un morceau tiré du、euh, dernier disque de Voiva, l'album en spectacle intitulé Warriors of Ice. Il, paraît en, il sort en magasin le 14 juin. On va écouter la pièce The Pro. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Je vous donne, donne rendez-vous vendredi prochain à 11h pour une autre émission classique. Salut!